Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour un euro de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur Renault-occasion.fr. Que va-t-on faire de ce dimanche? Aïe, aïe, aïe, aïe, Côté météo. Christine Peña, bonjour. <rire> bonjour. Non, il est agréable dans l'ensemble. Oui. Sur la majeure partie du pays, nous aurons du soleil. Alternance entre nuages et soleil. Grand soleil en Méditerranée, mais du vent. Partout ailleurs, je vous dis, c'est l'alternance. Là où ce sera le plus nuageux, c'est au-dessus des Pyrénées, où on peut avoir un orage cet après-midi. Également du Nord Pas-de-Calais, la Picardie, la Champagne-Ardenne, jusqu'à l'île de France cet après-midi. Ça va bien s'ennuager avec un risque d'averse. Et puis également sur le Finistère, là, la pointe du Finistère, Finistère, déjà ennuagé, cet après-midi, ça va se développer. et C'est cette perturbation qui va arriver et traverser le pays pour demain lundi. Mais elle, elle n'apportera pas beaucoup de pluie, cette perturbation. Et puis sur le Rhône-Alpes aussi, on a pas mal de nuages avec peut-être une arvesse. Sur les Alpes du Nord, sinon les températures, elles sont moyennes, on va dire. Ça peut mieux faire. Euh, à part en Méditerranée où on aura entre 30 et 31 degrés du côté de Montpellier cet après-midi, 28 à Toulouse, à Perpignan, nous n'aurons que 25 du côté de Grenoble. 26 à Lyon, 25 à Nice euh, 22 du côté de Biarritz clermont ferrand Mulhouse, 21 à La Rochelle et Paris Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr site internet et magasin spécialiste de la piscine Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC avec dès 14h intégrale UF Euro 2016 15h France-Irlande 18h Allemagne-Slovaquie et 21h Hongrie-Belgique À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Cet RMC, il est 8 h Toute l'actualité Claire chez Shekagini, bonjour Claire Bonjour François, bonjour à tous La bataille s'était jouée dans les champs Elle se dispute aujourd'hui dans les urnes La Loire-Atlantique se prononce sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes Jour J pour les Bleus, objectif les quarts de finale Premier match coup près pour les tricoleurs Qui affrontent cet après-midi l'Irlande Près de 3 millions de Britanniques Pour un nouveau référendum sur le Brexit Le Parlement étudiera mardi la pétition Qu'ils ont signée Serpent de mer, depuis 50 ans, le projet est désormais devenu un symbole pour les écologistes. Le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, au cœur du référendum organisé aujourd'hui en Loire-Atlantique. Adrien Godet, vous êtes le correspondant d'RMC dans la région. Vous vous trouvez à Nantes, où les bureaux de vote sont en train d'ouvrir. Aujourd'hui, ce scrutin pourrait peut-être enfin refermer ce dossier ouvert sous le général de Gaulle. Oui, pour beaucoup d'électeurs, cette consultation, c'est l'espoir de mettre un point final à ce débat qui dure depuis des décennies. Un conflit vif entre deux camps très hétéroclites. Parmi les partisans de l'aéroport, on trouve la quasi-totalité des autorités locales, le conseil régional, départemental, la mairie de Nantes. Les milieux économiques se sont également mobilisés. Et puis, face à eux, un collectif de communes et d'élus du département vent debout contre le projet. Des associations écologistes composées d'habitants, d'agriculteurs ont également vu le jour, bien soutenues par les partis comme Europe Écologie Les Verts, ou le front de gauche. Alors, si cette consultation, ces modalités ont largement été critiquées, une campagne plus ou moins tendue a bien eu lieu. Tous espèrent désormais une participation forte pour que cette journée fasse enfin bouger le dossier sur Notre-Dame-des-Landes. Sécurité renforcée auprès des centrales syndicales, Mesures décidées après les actes de vandalisme qui ont touché le siège de la CGT à Montreuil. Et ce, 24 heures après le saccage de celui de la CFDT, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, euh, pour lui, ces tentatives d'intimidation ne vont pas entamer sa détermination. Dans ces périodes, il y a toujours des individus qui essayent, sous des formes diverses, de faire pression sur la CGT, mais notre réponse, elle est collective. Tous ceux qui essayent d'intimider le mouvement syndical, qui essayent de remettre en cause la démocratie sociale, eh bien, en seront pour leurs frais, nous continuerons à nous mobiliser. Ça fait un moment que le climat est malsain. Je pense qu'il y a besoin en tout cas pour l'ensemble des responsables, de retrouver de la sérénité, je pense, dans les propos. Philippe Martinez avec Laureline Savoie. Marathon de consultation hier pour François Hollande à l'Elysée. Le président de la République a reçu tous les chefs de parti au sujet du Brexit. L'occasion pour ses potentiels concurrents à la présidentielle de faire valoir leur vision de l'Europe avec plus ou moins de succès, comme Jean-Luc Mélenchon. Je ressors quelque peu consterné. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est une agitation et des bricolages. Il n'y aura pas de nouveau traité proposé par la France, mais des aménagements dans ce qui existe déjà, sans qu'on ait bien compris en quoi il serait de nature à changer ce qui se fait. Marine Le Pen, elle, ne veut pas aménager l'Union, mais prône une solution beaucoup plus radicale. Nous avons évidemment réclamé la mise en œuvre d'un référendum pour demander aux Français euh, s'ils souhaitent rester dans l'Union Européenne. À cette euh, question de la mise en œuvre d'un référendum, il nous a été répondu euh, euh, non. C'est limite si euh, nous n'avions pas utilisé là un gros mot, comme si euh, le peuple euh, devait être définitivement euh, la dernière roue du carrosse. Et de l'autre côté de la Manche, les députés examineront mardi une pétition lancée par les pro-européens. Plus de 2 700 000 Britanniques ont signé cette pétition pour réclamer l'organisation d'un nouveau référendum. Parmi eux, beaucoup de jeunes qui avaient voté en faveur du maintien dans l'Union. Le reportage à Londres de notre envoyé spécial Benoît Ballet. Les autocollants en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne n'ont pas quitté la pochette du téléphone de Natalia. Cette londonienne de 32 ans ne veut pas les retirer. Je suis vraiment déçue et triste. Je garde ces autocollants parce que j'en suis fière. Ils me rappellent que j'ai joué un rôle dans cette campagne et que les gens nous ont fait confiance. Amar, jeune avocat de 25 ans, est lui aussi déçu mais il ne veut pas en rester là. Il a donc signé la pétition pour organiser un nouveau référendum. Le peuple britannique va regretter ce qu'ils ont fait et pour Pour ça, c'est important d'avoir de, une, une deuxième chance. Heather a également ajouté son nom aux plus de 2 millions de signataires, mais le plus important est que la mobilisation ne s'éteigne pas. Nous allons continuer à nous rassembler, nous allons voir comment donner suite à cette campagne pour faire en sorte que les valeurs européennes demeurent dans la vie des Britanniques le plus longtemps possible. Des rassemblements pro-européens sont prévus mardi à Londres, Manchester ou encore Cardiff le reportage RMC de Benoît Ballet. 36 millions d'Espagnols appelés aux urnes et ils doivent élire leurs députés. Aujourd'hui, le parti populaire de Mariano Raroy est donné favori. RMC, RMC UEFA Euro 2016 Jour J pour les Bleus. Les tricolores affrontent l'Irlande cet après-midi à 15h en huitième de finale de l'Euro. Un match crucial puisqu'éliminatoire face à eux des Irlandais et leur véritable marée verte de supporters. Car c'est aussi un match dans les tribunes qui va se jouer cet après-midi au stade de l'OL Marine Leroux. Les tribunes, les Français devront donner autant de voix de cœur, si ce n'est plus, pour exister face aux incroyables supporters irlandais. Le... Le... Car eux, ne leur feront pas de cadeaux, prévient Michael. Les Français, on ne les entendra pas, nous, on chantera très fort et ils n'auront aucune chance. On est une petite nation, alors on veut juste chanter parce qu'on est content d'être là. Mais côté français, hors de question de se laisser impressionner, Guillaume compte sur une mobilisation générale. On n'a pas peur, on n'a pas envie que ça se passe comme ça et euh, si tout le monde est derrière nous, on ne sera pas dominé. Après, c'est vrai que si les gens euh, sont simplement spectateurs, là, on aura, on aura du mal à se faire entendre et ce serait très, très dommage. Mais quel que soit le vainqueur, ils se retrouveront tous pour une joyeuse troisième mi-temps. Mais en attendant, la joyeuse troisième mi-temps, il faudra batailler sur le terrain. Les Bleus ne peuvent pas perdre ce huitième de finale et le premier match couperait pour les hommes de Didier Deschamps. Je ne vous en prends rien. Hein. Vous finissez le match, vous êtes qualifiés, vous êtes éliminés. Donc, euh, ça amène un, un peu plus d'excitation forcément, mais ce n'est pas quelque chose qui doit nous inimer ou nous nous rendent plus fébrile. On est là pour ça, on est en huitième de finale avec l'objectif de passer ce cap-là, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est pratiquement une deuxième compétition dans la compétition qui va commencer. Et depuis le début de l'Euro, l'équipe de France n'a encaissé qu'un seul but. Laurent Cosnielli n'y est pour beaucoup. Le défenseur est l'une des révélations de cet Euro, Jean-Michel Larquet. C'est lui le boss. Incontestablement, il a marqué des points par... Son agressivité, mais parfois on connaissait Laurent Koscielny agressif et puis se dispersant, s'oubliant un petit peu dans, dans certaines actions. Là, il a été euh, très concentré sur tout ce qu'il a fait. C'est une bonne surprise. Et c'est bien dommage qu'il n'ait pas pu euh, démontrer euh, ce même investissement avec euh, avec Raphaël Varane à ses côtés. Et puis hier, qualification de la Pologne qui a battu la Suisse, du Pays de Galles qui a éliminé l'Irlande du Nord et du Portugal qui est venu à bout de la Croatie. Ce soir à 18h, l'Allemagne affronte la Slovaquie et à 21h, Hongrie contre Belgique à suivre évidemment sur RMC. 9 secondes 88 centièmes, un magnifique temps aux 100 mètres signé Jimmy Vico. Le sprinter français a donc été sacré champion de France hier. Une performance qu'il a presque laissé sans voix. Là, je suis 988. Pour les J'ai rien à dire. Je suis tout content. Non, mais ça commence à venir. C'est bien. Je suis content, au moins. Et les bonnes conditions. Et pour le moment, tout va bien. Donc, j'ai rien à dire. Je fais deux de chrono. Faut en faire plus maintenant pour essayer de rejoindre le gratin mondial. Mais bon, je pense que le savent déjà que je suis là. Donc, euh, on se retrouvera aux Olympiques. Et là, il faudra faire le job. Jimmy Vico, au micro de Xavier Grimaud. En rugby, victoire sans appel de la France sur l'Argentine lors d'un test match score final 27 à 0. Vous écoutez RMC, 8h et 8 minutes. Retour aux experts oui. avec François Sorel. Mais d'abord, les pronostics, François. Avec un tiers écarté qu'un à Vincennes cet après-midi, Claire et Sébastien Arras nous conseille le 14, Viking va Vabene, le 16, Very Nice Marceau. Brahim Sloum aime beaucoup le 6, Artiste de Jude Et Laurent Guédard quant à lui, retient le 17 Ave Avis et le 3 Ulula Bella. Le 14, le 16, le 6, le 17 et le 3. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Epic, Poker.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 Bon dimanche, merci d'être avec nous sur RMC, au cœur de ce week-end des experts. J'espère que vous passez un bon moment avec nous, et puis un bon réveil à tous ceux qui euh, viennent de nous rejoindre. Profitez-en, vous avez raison, c'est dimanche, peut-être êtes-vous avec nous sous la couette. Eh bien, permettez-moi de vous le dire, Jean-Luc Moreau va s'immiscer maintenant sous votre couette et vous allez sentir passer. <rire> bonjour Jean-Luc <rire> Bonjour Monsieur François, bonjour à toutes eh oui, les vous non, tous. Non mais vous les prenez, prenez tout le lit en plus, c'est qui est, ouais, ça mais qu est mais embêtant mais avec vous. Vous m'avez donné une oh. idée, je vais venir non pas avec des couettes mais avec ma couette la semaine prochaine. Ah T as des, des couettes avec votre couette. un peu, peu courtes. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, vous êtes en forme, j'ai l'impression. Tout va bien, bonne petite blague pour débuter tout va bien. Jean-Luc Moreau euh, jusqu'à 10h sur RMC, on attend il attend vos questions profitez-en, 3216 toutes vos questions auto ou bien sur le net avec euh, le mail hein, auto Au menu, Jean-Luc tout à l'heure, l'essai de la semaine, ça sera la Ford S Max s max TDCI, 180, Power Shift, All-Wheel oh, oh, Drive. Voilà. Oh c'est pour ça qu'ils ont fait une grosse voiture, oui, oui, c'est pour arriver c pour à pour arriver noter à, à l'arrière. C'est ouais. Ouais, ce qu'il y avait. Bon, c'est un monospace. Ouais. Alors, est-ce qu'un y <rire> monospace aujourd'hui, alors que les monospaces sont plus à la mode, ça a encore du sens bon, mais bah, voilà, Vous ça le ça tout, tout à l'heure. Voilà, laisser de la semaine dans à peu près une trentaine de minutes. Notre bon plan auto, peut-on rouler avec des pneus hiver en été, ça, dit, été. été. <rire> ouais, faudrait, il faudrait en tout cas dans la région parisienne parce que nos amis du sud eux, ouais, profitent de cet été. Chance, mais, mais c'est vrai qu'à Paris euh, on peut rouler encore en pluie hiver non, j'ai l'impression mais encore Paris <rire> ça va on est, on est limite mais ceux qui habitent dans le nord ceux qui habitent dans le nord je pense <rire> qu'ils vont avoir de la neige non mais trêve de plaisanterie. La semaine dernière, il y a des endroits où il est tombé jusqu'à 10 ou 15 cm de grêle. Bien sûr, ouais. Et si vous avez des pneus hiver, c'est mieux d'être avec des chose. pneus été. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qu'il y a comme risque Qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient à rouler avec des pneus, été, euh, avec des pneus hiver en été Je n'ai pas dit ça comme totalement. avantage parce qu'il n'y en a pas, en fait. Ouais. Mais je pense que le contraire est, est beaucoup plus embêtant. Hein. Le, le fait de rouler l'été avec des pneus été l'hiver, non Bah euh, la Ça grande moins, majorité moins accroché, des gens roulent avec des oui, pneus vrai, été et vrai, c'est vrai, vrai. Euh, et puis en deuxième partie de ce rendez-vous auto entre 9 et 10 deux sujets, on va évoquer la vidange et les pneus, parce que c'est le Alors moment vous savez quoi, de la vidange charger. vous savez ce qui m'a donné l'idée de faire, faire quelque chose sur la vidange C'est parce que j'ai fait faire ouais, des révisions de ma voiture. Non, c'est pas ça. ça. J'ai euh, alors euh, on peut pas le on peut pas le citer. Non, on va dire François S. Voilà qui je va pas anonyme m'appelle un jour je en disant je comprends vous pas. J'ai j'ai au tableau de bord quelque chose qui m'indique attention niveau d'huile bas. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je mette comme ah huile, c'est quand, vous comment Vous racontez euh, notre vie privée maintenant C'est pas beau. Hein, <rire> je Luc. me suis dit, tiens je me rends compte que même des gens normalement qui s'y connaissent un petit peu en automobile ne sont pas forcément capables de répondre à toutes ces questions. Donc on va parler évidemment et on va parler pneus ça, dans ça. la deuxième partie de l'émission. Voilà, et puis on parlera aussi de ces petites pastilles de couleurs qui vont bientôt arriver. Qui vont fleurir sur les pare-brises. <rire> et vous savez qu'à partir du 1er juillet, la Fuego dans Paris, c'est fini. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Il va falloir que je la revende. eh oui C'est cette semaine. Hein. Mmh, je ne sais pas comment je vais la revendre d'ailleurs. Peut-être que je vais la donner, tout simplement. Et puis on aura notre, euh, notre petite euh, chronique, euh, actualité avec Automoto. On parlera bien évidemment du Brexit. Qu'est-ce que ça va impliquer dans le monde de l'automobile Mais pour débuter, on on accueille Eric, notre premier auditeur en ce dimanche matin dans ce rendez-vous auto. Bonjour Eric Oui, bonjour Bonjour, bonjour Eric bonjour, bonjour, bonjour. On vous écoute. Oui, alors j'ai acheté une, une Volvo, une XC60 euh, D4 il y, a, il, y a, il y a six mois à peu près. Et elle m'a été livrée au mois de mars. Et euh, 1000 km après, panne d'essence Bah, c est, c est... Bah, si, surtout <rire> si vous, vous faites pas de Si vous avez fait 1000 km, la panne descend, ça me paraît normal. Non, alors, donc panne du <rire> panne circuit en de fait, carburant. En fait, voilà, en fait, voilà y a, le, le carburant n'arrivait plus, euh, plus Donc, euh, ils m'ont changé euh, les pompes, pompes de réservoir, pompes ouais. d'injection, les injecteurs. Euh, et au bout de deux mois et demi, enfin, on a trouvé la panne. Ah. J'ai récupéré la voiture hier. Euh, c'était le l'électronique D'accord, donc ils vous ont changé euh, le calculateur euh, de la voiture En fait, il y avait simplement un, une connexion qui était, euh, qui était débranchée, donc ils l'ont rebranchée. Ah! <rire> et ils ont mis deux mois et demi voilà. pour s'en rendre compte. Eh oui, bah le problème, vous savez quoi, François? C'est que quand vous mettez la valise, la fameuse valise là, que vous branchez sur la prise diagnostique du véhicule, s'il y a un fil ne pas branché pour aller au calcul, calculateur, vous le dire. Et bah ouais, elle ne voilà. peut pas voilà. savoir puisque justement elle se sert de ces fils pour communiquer. Et la valise mettait pas de distance. Eh ben voilà. Eh ouais. Ah oui, alors. donc, euh, donc alors en fait, ils vous ont changé les injecteurs, la mm -hmm. pompe d'injection et la pompe ce qu'on appelle la pompe de gavage, pour, pour rien, en gros. Pour rien. Ah. <rire> ah, oui. et, et je, je leur avais dit que c'était probablement euh, électronique dans la mesure où la première panne, euh, en fait, c'était lorsque je déconnectais le, le start and stop. D'accord. En fait, ah oui, alors votre véhicule, il fonctionnait, c'est ça Ouais, mais de temps, ralenti, temps, il y avait, euh, de temps en euh, temps, il y avait un bug. Voilà, mais surtout au ralenti, donc euh, pour démarrer au stop au, au feu rouge, c'était un petit peu gênant. Oui, ça c'est sûr. Ah, oui. et, et, euh... et, et en fait, comment Parce que c'est intéressant. Qui a trouvé euh, ce fameux fil débranché Comment ils ont fait C'est l'FBI tu... qui est venu chez... <rire> <rire> chez, chez, et, chez donc il y a un ingénieur Volvo qui est, qui est passé <rire> euh, voir la voiture. <rire> oui. De niveau 3. Euh, sachant que tout ce qui était euh, mécanique était, était, était neuf, euh, ils ont dit bon bah c'est sûrement électronique. Donc ils ont suivi le faisceau du, du boîtier électronique jusqu'au réservoir. c'est ce qu'ils auraient dû faire en fait au départ. Mais voilà. le problème aujourd'hui, alors bon à la décharge quand même des des mécaniciens, c'est que les véhicules sont tellement devenus complexes qu'il y a certaines pannes qui sont euh, Impossible à ouais, diagnostiquer voilà. sans les outils informatiques dont euh, dont, ils, dont ils servent. Euh, le problème c'est qu'ils ont aussi perdu l'habitude de d'être mécanicien, ouais, c'est-à-dire ouais. de vérifier euh, avant toute chose le b-a-ba, ça marche pas, on regarde si c'est branché. Franchement, c'est un <rire> peu comme si vous faisiez venir quelqu'un chez vous parce que euh, la lampe du salon fonctionne pas alors qu'elle est, elle, elle est pas branchée sur la prise, vous voyez. C'est voilà. Et donc, j'avais j'avais une question par rapport à ça. Donc, ma voiture a été immobilisée deux mois et demi. Il m'avait proposé une, une voiture de remplacement, mais bon, ouais. j'ai d'autres véhicules, donc je ne l'ai pas accepté. Et donc là, il, il me propose un, une extension de garantie oui. de deux ans. Ah bon, c'est ça, oh, c'est pas mal. Parce que la loi les oblige à vous à vous proposer une extension. Enfin, c'est pas à vous proposer, c'est à vous offrir deux mois et demi de garantie oui. supplémentaire. Ça à deux ans, c'est pas mal. À partir de sept jours, quand vous avez au-delà de sept jours d'immobilisation du véhicule, la garantie doit être prolongée du nombre de jours oui, oui. de non disponibilité du véhicule. Ça paraît là, bien, sympa. Vous. Ouais, quand même. deux ans, ils sont quand même, ils sont quand même assez sympas. Voilà. Ils sont quand même et et assez puis, sympas. Et puis ils ont fait une petite fleur. Je leur ai dit que bon, c'était sympa, mais normalement, ils ne plus tomber en panne. Malin, Normalement, non. Voilà. Et donc j'ai les petits <rire> accessoires qui m'ont été gracieusement offerts. Bon, ils ont, ils, ils, ils ont, ont été, bien, été voilà. ils ont été bien, ils ont été bien, ils voilà. ont été bien. Il y a, y a d'autres y constructeurs qui qu n'auraient oui. pas, qu pas été comme ça. On va pas donner de nom mais il y en a qui auraient certainement été. un petit ah, en tout cas, bravo à Volvo. Salu, ouais. Saluons quand même. Et donc merci à vous parce que finalement, quand j'ai pris contact avec l'émission, la panne a été trouvée. Ouais, ben voilà. c'est, en fait, on est connecté en fait, et dès que vous appelez le 3216, ça active les ingénieurs, etc. C'est pour ça. Et voilà, super. Bon, bon dimanche, Éric. Euh, merci. merci. Merci, Eric. Au revoir. Euh, à bientôt. Bonjour, bien, au revoir. Eh bien voilà, un auditeur heureux pour commencer. C'est ouais, bien Ça c'est bien, mais vous rendez compte pour un fil débranché ah en ouais, fait C'est dingue. mais, mais, mais ce ça... un petit peu ce que ça a coûté Ouais, ce que ça a coûté à Volvo parce que bon, quatre injecteurs avec la main d'œuvre, la oh pompe d'injection et puis euh, la pompe immergée dans le réservoir, c'est une plaisanterie. Euh... Tout ça pour un petit fil débranché, <rire> c'est une plaisanterie s'il avait fallu payer l'addition, c'est ah une ouais. plaisanterie à 6 ou 7000 euros. quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout ça la pour la un petit fil débranché, dis donc. Bon. Bon, écoutez, c'est comme ça. 8h18, on revient Dans un instant, nous aurons Colette qui va nous parler de sa Seat euh, J'ai l'impression que chez Colette, ça se passe beaucoup moins bien. Euh, ah. On va en parler dans un instant. A tout de suite, 3216 auto-rmc.fr. Vous êtes les bienvenus. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. Thomas Duval, Crédit du Nord, bonjour. Bonjour Sophie Dumas. Mon projet de magasin bio avance bien. Aujourd'hui un magasin, mais demain qui sait, toute une chaîne. Et bientôt une franchise. Oui oui, une franchise internationale. Oh oui. <rire> Revenons à votre projet. Je finalise votre dossier de prêt et prends rendez-vous avec notre spécialiste en crédit-bail. À chaque étape de votre projet d'entreprise, de la création à sa transmission, les conseillers et spécialistes du Crédit du Nord vous accompagnent et anticipent vos besoins futurs. Crédit du Nord, plus loin avec vous.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 Chez l'Auto Leclerc, je te fais poser des pneus Goodyear. Ah bon Ah oui. En ce moment, jusqu'à 100 euros de remise en bon d'achat pour l'achat et la pose de 4 pneus Goodyear. Et comme on prend ta voiture pour partir en vacances. Il me faut des bons pneus. A prix Leclerc. Du 22 juin au 16 juillet, dans les centres L'Auto Leclerc, bénéficiez jusqu'à 100 euros en bon d'achat pour l'achat et la pose complète de 4 pneus Goodyear. Garantie crevaison 2 ans offerte. Voir conditions détaillées listées des centres L'Auto Leclerc participant sur Auto. Leclerc. T'as de bons pneus là, tu sais Embrasse-moi. Jusqu'au 10 juillet, suivez tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 à la Fanzone Tour Eiffel organisée par la mairie de Paris. Au programme, un écran géant, une Fanzone connectée pour tout partager, des concerts, un village restauration, le pavillon de la ville de Paris, du pavillon foot et du e-sport. Entrée gratuite, toutes les infos sur paris.fr slash Euro 2016. La Fanzone Tour Eiffel avec RMC, partenaire local de Paris-Ville Haute. RMC, le week-end des experts 8h10, h votre auto François Sorel, Jean-Luc Moreau 8h20, le retour de ce week-end des experts l'automobile Merci d'être là. Place à vos questions en priorité. Hein. Vous le savez Jean-Luc Moreau est là pour ça, pour répondre à toutes vos questions auto chaque dimanche en direct. Profitez-en, 3216. Colette, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Colette. Alors on vous écoute, Colette. Qu'est-ce ah, qui vous voilà, arrive comme misère C'est une théâtre Léon. Oui. De enfin, vous êtes au courant déjà Euh, Léon, les, les, les j'ai les mêmes à la maison Ah bon, oui. voilà Et c'est surtout un problème De réclamation au sujet de Seat Pour avoir euh, Quelque chose par rapport à la facture Que je n'ai pas voilà. pu avoir Alors attendez, parce que si vous avez une facture C'est que vous avez un problème, c'est quoi le problème sur l'auto Alors le problème, ça a été la colonne de direction D'accord Le voyant de la direction qui était allumé en rouge D'accord, donc vo votre voiture, elle est de quelle année Elle est de Du 24-07-2006, première mise en circulation. 27-07-2006. Oh, vous n'avez hey, vous, vous, vous vous pas eu de chance. Hein. Vous n'avez pas non. eu de chance, Colette, parce que, en fait, cette voiture-là. Alors, déjà, cette panne, elle est connue chez Seat. Hein. Oui. C'est. Juste justement le défaut était corrigé juste après que vous ayez acheté la voiture. Oh, bah, non, euh... voilà, voilà c'est pas c'est pas de pour. Mais bon donc ça nécessite effectivement le remplacement de la colonne de direction. Alors on est dans le cas typique de ce qu'on appelle un vice caché colette. Hein. Ça doit être pris en charge au titre de la garantie légale. La garantie légale, il n'y a pas de limitation dans le temps. La garantie commerciale. Ouais. Alors, sur une Seat, c'est deux ans. Votre voiture, elle est de 2006, donc les deux ans elle les a passés un petit peu quoi. Bon dix ans. Euh, combien elle y a de kilomètres? Elle a 115 000 km. 100, cette voiture. 115 000 km. Alors, compte tenu de l'âge et du kilométrage de votre voiture, Seat doit prendre en charge au minimum 50% de la facture qu'ils vont vous présenter. Combien ils vous la vendent, cette, ce remplacement de colonne de direction Alors, Parce... je vous dis tout de suite que j'ai payé. Ah, vous avez ah. déjà payé Aïe, aïe, aïe. Oui, aïe. Ah, oui bon, cela dit, ce n'est pas un PV. Hein. À partir du moment où vous avez payé une facture, vous pouvez toujours demander une participation. Oui. par contre, J'ai appelé Céa de France lundi ouais. dernier. Ouais, mais il faut pas les appeler au téléphone, ça sert à rien Colette. Qu'est-ce qu'ils vous ont en envoyé une lettre commandée. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Colette Ils vous ont dit non, on vous rembourse rien. Ah, ouais, la voilà. voiture est trop on vieille. On ne peut pas faire de geste commercial. Ouais, ah. ils vous ont dit la voiture est trop vieille, on peut pas faire de geste voilà. commercial. Bon, alors euh, franchement, tout ça c'est bidon. De toute façon, à chaque fois que vous les appelez pour leur demander quelque chose en général, sauf si vraiment ils ont le nez dans le caca, permettez-moi l'expression, oui. euh, ils vont vous dire bah non, c'est pas possible, votre voiture est trop vieille madame, vous vous rendez compte, euh, elle a quand même un an et elle a 5000 km, c'est <rire> non. Oui. non. Non non, euh, là euh, Il faut faire un courrier recommandé avec accusé de réception au service clientèle de Seat, oui. en expliquant votre problème, en expliquant que euh, vous avez eu, vous nous avez eu au téléphone, que je vous ai dit que c'était un problème connu, c'est une panne connue Mais sur cette voiture-là. Oui, c'est oui. la troisième fois chez Seat. Oui, de... oui, oui, oui, oui, oui. c'est une panne connue et que ça rentre dans ce qu'on appelle la garantie des vis cachés. C'est la garantie oui. légale des vices cachés. Notez-le. Je note sur un papier parce que sinon... Oui, après... notez-le. Ouais, garantie légale les vis cachés. Mais si vous tapez sur Internet garantie légale des vis cachés, ah, ça oui. va vous sortir en fait les le texte. Des... Le texte de loi, c'est toujours bien de mettre en rapport avec l'article, le numéro tartampion du code oui. de la consommation. Et, et voilà, bon, donc vous êtes tenu au titre de la garantie légale les vis cachés de participer à la réparation puisque c'est un vis caché. Oui, parce que bon, c'est quand même pas normal à 5,5 000 non, km. Non, c'est pas, pas normal. Bon, il y aura de la vétusté, hein, ils vont pas vous rembourser 100% de la facture. Mais ils doivent au moins prendre 50% en plus. Je comprends pas leur réaction à partir du moment où c'est une panne oui, qui a oui, oui, été répertoriée comme oui, oui, oui. telle. On sait qu'il y a faute, un défaut sur cette voiture-là qui vous disent non, on prend rien en charge. C'est euh, Voilà, bon, ça vaut pas le coup d'aller en justice pour ça. Mais par contre, euh, ça vaut le coup de les asticoter un petit peu. Voilà. Bon. Puis le fait qu'on en ait parlé ce matin, peut-être, ça va les faire réagir. Non. Mais ce qu'on qu peut faire, c'est qu'on peut suivre un petit peu le cas de Colette. Et puis, si jamais ça, dé, ça, ça, ça dégénère, vous vous en occupez, non avez que... un problème de direction aussi sur votre voiture. Pas du tout. Non. Pourquoi Je ne sais pas. Il euh, y a vous qui avez un problème des... de direction <rire> ici. <rire> Quand Moi ça vous dit tourner à droite, vous tournez à gauche des fois. <rire> <C 'est... rire> ah, ah c'est drôle. Ah, c'est le conducteur. Vous l'avez pas compris. C'est dommage. oui. Que moi j'ai un problème avec direction Non, il n'y a que vous qui avez un problème de direction ici. Avec euh, la direction. Euh, avec la direction, oui, ça je sais. Bon, ouais. D'accord. Euh, euh, écoutez, qu'est-ce qu'on fait là bah, Écoute, oh, je vais oui. recevoir ma lettre cette semaine Pas et puis vous débrouiller. Je vous laisse les clés pour la semaine prochaine. Très <rire> bien. Euh, petite question, mail rapidement Jean-Luc, avant de retrouver la météo et les infos de, 8h25, de 8h30. Et puis on remercie Colette. Je déménage et ma va désormais dormir dehors. Tant pis. Euh, dans ma région, Alors, ça, la Bretagne, je dois avouer qu'il pleut souvent. C'est vrai qu'en Bretagne, il pleut un peu de temps en temps. <rire> Et cela dit, en ce moment, euh, tous ceux qui sont dans le, dans le Nord, on va dire, allez, enfin, oui. les, les bons deux tiers Nord de la France ont eu quand même pas mal de pluie. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Alors, la question de Polo, dois-je protéger mon véhicule avec une bâche parce qu'il dort dehors Alors, c'est préférable C'est préférable, mais pas n'importe quelle bâche. Parce que des bâches, vous en avez... Alors, vous allez dans les centres auto, à partir de 20 euros, vous trouvez des bâches extérieures. Alors, elles sont pas doublées. Alors, moi, je vous conseille déjà une, base dou une, une, une bâche doublée, doublée donc avec un intérieur un peu doux. Oui. Et surtout avec des ventilations. Parce que le problème, <rire> c'est que si on a quelque chose de totalement hermétique... Euh, bon certes l'eau ne passe pas dans un sens mais elle passe pas dans l'autre sens non plus or il faut ventiler pour éviter justement que l'humidité parce qu'il y a l'humidité du oui, sol oui, qui oui. va remonter et cette humidité si elle stagne donc faut allez, il faut qu'il VMC à l'intérieur de voilà, la bâche <rire> c'est un peu oh, ça. Gros, non, ça Non, il y a, y, a, y, a, y a des bâches qui ont des orifices de ventilation et c'est ça qu'il faut prendre, C'est, alors c'est un petit peu plus cher mais on peut investir 50 euros pour protéger sa carrosserie euh, ne serait-ce que déjà des salissures euh, des ouais. oiseaux Parce bon, que, ou, ou des arbres. Mais bon, un véhicule n'est pas fait pour dormir dehors et si, affronter les intempéries. Si, quand même. Si, si, si, si si si si si par les temps qu'il fait. En plus, il fait super beau. Il pleut jamais. Enfin, ouais. tout tout va bien. Il n'y a pas de grêle. Alors oui, tiens, une bâche, ça protège du de, de protège la grêle le, aussi. Le, en voilà. Donc euh, voilà ça, Polo. Ça, ça peut être intéressant. La Alors, les... Polo roule en clio ou c'est clio qui roule en Polo <rire> j'en étais sûr j'étais certain qu'elle allait arriver celle-là c'était une question je faisais un décompte et eh bien vous savez fait. quoi je vais voir un match de polo cet après-midi justement Eh bien dites-moi ah. enfin, c'est pas, pas polo qui joue euh, à quelque chose c'est des gens qui jouent au polo notre productrice d'un coup se dit Hop, oh, voilà je pense qu'elle veut que vous l'emmeniez voir ce match de polo je pense. Bah, euh, la La appelé Polo alors. <rire> La météo, les infos. Et on revient sur RMC avec notre bon plan auto. Et l'essai de la semaine, ça sera un monospace signé Ford. A tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, votre auto sur RMC. Jusqu'au 10 juillet, les plus belles rencontres se jouent en France. Mais pas seulement, elles ont aussi lieu chaque jour chez Temporis, le premier réseau national d'intérim et de recrutement en franchise.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 Rencontre la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag Europe Best et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Bien, faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu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 Un coup d'œil sur la météo de ce dimanche sur RMC, c'est avec Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour François, bonjour à tous. Alors, les pneus été, on peut les mettre si on est effectivement en Méditerranée. On ouais. a un peu de vent, attention, partout ailleurs. On peut les laisser hein, au, au sud de la Loire en général. Nous aurons pas mal de soleil, quelques nuages dans notre ciel, mais rien de bien grave. En revanche, les pneus pluie pour les Pyrénées. Là, nous avons euh, des averses prévues cet après-midi sur les Pyrénées. Peut-être un orage de la de la Champagne-Arden la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, jusqu'à l'Île-de-France. Là aussi, peut-être les pneus-pluies. Une averse n'est pas, euh, euh, pas euh, comment dire, exclue. Exclue, oui, exclu, c'est <rire> ça. le mot. Ça arrive. Hein. Pas mal de nuages sur ces régions. Et puis, des régions également euh, nuageuses. Ça sera le Finistère avec cette entrée euh, de cette perturbation qui arrive et qui traversera la France pour demain lundi. Les températures un peu fraîches. Le toit ouvrant, peut-être pas au nord. Hein. On aura 20 degrés à l'île, c'est tout. En revanche, à Montpellier, on peut le décapoter. 30 degrés, voire 31 à Montpellier, il fera 25 à Lyon cet après-midi à 15h coup d'envoi. Euh, 25 également à Nice, Montauban, Toulouse et Paris, nous aurons 21 degrés. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est 8h30, un point sur l'actualité. Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour. Objectif, les quarts de finale de l'Euro. Les bleus n'ont cet après-midi pas le droit à l'erreur. Huitième de finale face à l'Irlande. Et premier match coup près pour les hommes de Didier Deschamps. Coup d'envoi à 15h au stade de l'OL. Les autres rencontres à 18h. Allemagne contre Slovaquie et à 21h. Hongrie contre Belgique. Pour ou contre, la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, la Loire-Atlantique vote près d'un million d'électeurs appelés aux urnes. Consigne de sécurité renforcée autour des centrales syndicales, mesure qui fait suite aux actes de vandalisme qui ont touché le siège de la CGT dans la nuit de vendredi à samedi. 24 heures auparavant, c'était celui de la CFDT qui avait été saccagé. L'Écosse réclame des discussions immédiates avec Bruxelles. Le gouvernement d'Édimbourg veut organiser un référendum sur l'indépendance de l'Écosse pour pouvoir continuer à faire partie de l'Europe. Pendant ce temps, à Londres, des pros remain. Majoritairement des jeunes ont manifesté devant le Parlement pour demander un nouveau référendum, demande faite aussi par plus de 2 millions. 700 000 pétitionnaires. L'Espagne pourra-t-elle être gouvernable au lendemain des élections législatives C'est tout l'enjeu du scrutin d'aujourd'hui, qui intervient six mois après les précédentes législatives. En décembre, les députés n'avaient pas pu se mettre d'accord sur une coalition gouvernementale. Début de la fête du cinéma. Aujourd'hui, vous pourrez aller vous faire une toile pour 4 euros seulement, et ce, quelles que soient les séances, et pendant quatre jours. Il est 8h31, le retour des experts, tout de suite avec François Sorel. Merci beaucoup Claire et Jean-Luc Moreau qui m'accompagne. Jusqu'à 10h, c'est l'automobile. On attend vos questions auto au 32-16. A tout de suite. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr Ah, Jean-Luc, bonjour. Alors peut-être que vous allez faire du polo euh, cet après-midi. Mais là, pour l'instant, c'est la question flash et vous ne pouvez pas y échapper. C'est la question de Serge. Y a-t-il des GPS, Jean-Luc, qui signalent la vitesse autorisée à un endroit donné. Alors de plus en plus de véhicules, effectivement, vous affichent, c'est sur la cartographie du GPS, d'ailleurs c'est ouais. un équipement qu'a le Ford S-Max qui est l'essai du jour. Et en général, les nouveaux modèles sont également équipés d'une lecture des panneaux. Et pourquoi Bah, Parce que simplement, on est dans un pays où on aime bien changer les limitations de vitesse. Donc si Comme votre ça, cartographie n'est pas à y jour et que vous faites confiance à votre voiture à un moment donné, pour vous dire par exemple, en région parisienne, à partir du mois de juillet, à partir du 4 juillet, on l'évoquera dans la deuxième heure, oui. il y a des routes, des autoroutes dont la limitation de vitesse va baisser. En particulier, j'ai là 115 à côté de chez moi qui va ouais. passer de 110 à 90. Ouais. Donc si vous faites confiance à votre GPS qui vous indique que c'est limité à 110 et qu'il y a un radar et qu'en fait la limitation entre-temps est passée à 90, on peut très bien ne pas voir le panneau. Imaginez mmh. que ouais, ouais. vous êtes en train de doubler un camion, il vous cache le panneau, vous faites une confiance aveugle à votre GPS. Bon ben, on peut être pas. verbalisé. Alors donc quand on a la lecture des panneaux, c'est un mieux. petit peu c'est voilà, c ça, ça permet de Euh. De, de franchir une nouvelle étape mais le, le gros souci aujourd'hui c'est que en, la France n'a pas au niveau national euh, officiel une cartographie des limitations de vitesse dans le pays, c'est aberrant mais si vous demandez à un organisme officiel de vous donner euh, une carte de France avec la limitation de toutes les routes ben, ça n'existe pas, il faut, ça. il faut le faire soi-même. Alors à noter euh, pour tous les utilisateurs de Waze y a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps Qui permet d'afficher, en fait, la vitesse à laquelle vous devez rouler, la vitesse maximale. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, l'avantage de WES, c'est que c'est participatif, donc si la vitesse n'est pas bonne, on peut corriger. Exactement, et Ça, c'est l'intérêt. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus près du SMS. Le week-end des experts sur RMC... Allons-y dans l'ordre, excès de vitesse, non-respect des distances, un feu rouge brûlé, une chevrolet pratiquement en emboutie, non-respect d'un passage pour piétons, changement de fil en plein carrefour, changement de fil sans clignotant, en brûlant encore un feu rouge plus excès de vitesse Votre auto, ce sera tout. Non Je ne paie jamais mes contraventions. C'est marrant oui. cette tranche de vie euh... Ils y vous ont suivi, non <rire> <rire> Et oui. Alors, Jean-Luc, on est ensemble jusqu'à 10h sur RMC. Tout à l'heure, tout à l'heure, on va euh, vous donner quelques conseils pour bien euh, préparer votre voiture pour les vacances. Vidange, les pneus, la totale. Hein ouais. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, tiens. Est-ce que on peut acheter les mêmes pneumatiques que ceux d'origine que vous avez sur la voiture oui. Vous allez me dire, bah oui, les centres entre -tout, il les 20. Pas forcément. Et vous verrez que sur certaines voitures, il est important, vous qui roulez, par exemple, en, en Porsche, euh, il est important d'avoir un pneu homologué pour votre voiture. Vous parlez à qui là euh... Bah vous, François, non. Ah moi, pas, Porsche. Pas. Ah oui, non. Ma Porsche, elle est partie <rire> Et euh, alors ça, on va évoquer tout plus ça. plus Porscherie que Porsche tout court. Quoi. On évoquera aussi euh, ces petites pastilles de couleurs bientôt en vigueur concernant la pollution. Très jolie la pastille des couleurs <rire> Et puis, on retrouvera toute l'actualité de la semaine avec Otto Moto. Est-ce que c'est pertinent, ces pastilles de couleurs Vous savez quoi On posera la question aussi à Jean-Luc Moreau tout à l'heure, ah. qui vous donnera son avis sur la chose. Enfin, s'il arrive, parce que là, il est en retard. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu depuis 8 heures, hein, quand même. <rire> Le garçon, il, même quand il est là, il manque de présence. Hein, je suis d'accord avec vous. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et Jean-Luc attend vos questions auto 32-16. Bonjour Laurie. Oui, bonjour. Bonjour Laurie. Bonjour. On vous Alors, écoute. Vous avez pris une amende. Ça, c'est moche. Oui. oui. Alors, racontez-nous. Stationnement très gênant. Ça, c'est une nouveauté de l'année dernière. C'est vrai que voilà. le stationnement. Avant, on avait stationnement gênant. Maintenant, maintenant on a le stationnement très gênant. Très gênant. <rire> Alors, racontez-nous, Laurie, comment ça s'est passé Il euh, y a une, un grand trottoir, une grande rue, euh, avec un trottoir qui fait à peu près 4 mètres. Après, il y a un, un emplacement de stationnement tout le long de la rue. Et à un moment, on ne peut plus se stationner. Il y a un passage piéton, si vous voulez. D'accord. Mais, mais qui fait euh, y a une dizaine de mètres. Enfin, C'est très, très large. Oui. Et je m'étais stationné après la dernière voiture. <coughs> Pardon. D'accord. Et, euh, et donc, le policier est... a estimé que vous étiez à moins de 5 mètres, parce que c'est ça, le stationnement très mais gênant, voilà. à moins de 5 mètres du passage piéton. Il Alors vous a verbalisé. Je n'ai pas mesuré, j'ai pas été mesurée, faut eh que ouais. je passe, parce que j'ai vu ça. Mais en fait, j'étais derrière la dernière voiture, mais sur la partie relevée du trottoir. Mais je gêne ni les piétons, parce qu'il y a bien 4 mètres, ni la circulation, ni la vue du passage piéton. Ah, vous êtes tombé et sur euh... un policier qui n'était pas très conciliant. Elle avait dû se lever du pied gauche le, le matin même. Ouais, et et, et... Électronique, évidemment. Oui, oui, oui. Et il ouais. n'y a rien. Il n'y a rien. Il <coughs> n'y a pas. <coughs> Pardon. <coughs> Mais je pense, vous savez y a... quoi, euh, Laurie, qu'à cet endroit-là, il passe tous les jours. Et quand il y a une voiture, il la verbalise pour ce motif-là. C'est juste ça. Ils ont dû mesurer une fois, quand même. Et ouais. puis à maintenant, à chaque fois qu'il voit une voiture là, pan, il lui colle un PV parce pour là, pour stationnement là, très gênant. J'étais la, la seule voiture, mais souvent il y en a une autre, voire deux derrière. Donc c'est pour ça que. Ah bah, il, il verbalise les deux autres derrière. Alors ouais. que, comment arriver à prouver sa bonne foi Alors c'est très compliqué. C'est très ouais, compliqué parce que alors vous avez affaire à un agent assermenté. Alors bon, mmh. s'il n'a pas le compas dans l'œil, c'est un petit peu dommage. Mais mais je pense que. Euh, avant de faire ça, ils ont dû à un moment ou à un autre vérifier. Alors, ils le font pas euh, systématiquement, mais je mais je pense que c'est un maintenant un de leurs endroits préférés, ils doivent en avoir quelques-uns comme ça. C'est des pièges assez, vous voyez ce que je veux dire oui, euh, oui, donc sûr. si vous vous garez là, pof, ils vous prunent, ils cherchent pas à savoir si oui ou non vous êtes à 3,50 m, 4,02, euh ils doivent avoir un repère quelque part pour les 5 m. C'est des, des agents qui doivent faire le, le quartier, donc ils sont ils sont... ça par cœur. sont ils sont bien ils sont bien au courant et puis vous avez été malheureusement victime de leur zèle, on va dire ça comme ça. Bien euh, sûr ils font le font le, le tour du quartier, parce que c'est un conservatoire, donc il y, y a beaucoup de jeunes qui, qui ouais. viennent au conservatoire, dont j'en fais partie. Et on ne peut pas se garer, donc oui. on se gare comme on peut. Bah oui. Et, mais il n'y a pas d'endroit, ce y a pas, pas spécifié en lieu un emplacement précis, c'est ça euh, bah oui, oui, oui, oui, il y ce a pas, pas marqué au sol, attention, on n'a pas le droit ou il n'y a pas un marquage spécifique qui dit attention, vous êtes... C'est un des problèmes d'ailleurs de euh, ce nouveau type de PV, là, pour le stationnement très gênant, c'est que parfois, on, on, peut, on, va, on va prendre un PV alors 135 euros, quand même, ça fait oui, quand même pas... un peu mal. Hein. Bah oui, bien sûr. Ça, en, en tant un... qu'étudiant, ça fait mal. Oui, ouais. en se disant... Euh, Euh, mais j'étais bien garé, je gênais personne. Euh, contester ce genre de PV, j'imagine qu'on n'a pas euh, un, un, un, un géomètre avec soi pour mesurer et pour le faire témoigner. Parce que on a, on a, de toute façon, on a rarement un mètre qui fait 5 mètres dans sa voiture pour mesurer que oui, effectivement, on était bien au-delà des 5 mètres. Puis même si vous l'aviez, rien ne vous, vous empêche de bouger votre voiture après. Donc euh, c'est pratiquement impossible bon. de contester je vous disais, vous avez affaire à un policier qui a sermenté, malheureusement malheureusement pour vous, lui constate l'infraction euh, euh, oui, oui, oui. sauf à avoir 40 oui. témoignages qui disent qu'effectivement vous étiez à 2 mètres la voiture n'a pas bougé entre le moment où vous avez été verbalisé et le moment où vous revenez euh, franchement ça sera dur, il n'y a rien à faire il faut être vigilant avec ça aujourd'hui très très très vigilant hein. moins de 5 mètres d'un passage piéton vous vous rendez compte, 5 mètres c'est long oui. c'est plus qu'une voiture 9h 20, merci beaucoup Laurie pour votre appel euh, et on va retrouver quelques-unes de vos questions dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez joindre Jean-Luc Moreau ce matin le 32 16 ou bien par mail auto et laissez-nous votre numéro de téléphone si vous nous joignez par mail. Le bon plan auto de cette semaine Jean-Luc, peut-on rouler avec des pneus hiver en été Alors, c'est vrai qu'il y a des automobilistes qui rechignent à changer leurs pneus au changement de saison. C'est vrai que c'est pénible. Euh, le faire soi-même, bon, <rire> à moins vraiment d'avoir du temps à perdre et oui. d'avoir envie d'abîmer ses roues, on peut toujours essayer avec des démonte pneus à l'ancienne. Euh, ça le fera pas. Donc, aller dans un centre-auto, alors, il faut emmener... Si on n'a pas des jantes spécifiques avec euh, avec les roues déjà dessus, il faut emmener ses pneus. Donc c'est On prend rendez-vous, on y va. C'est une opération qui coûte quand même un petit peu d'argent. Ensuite, après, il faut restocker ses pneus. Donc, il y en a qui disent, bon, voilà, j'ai roulé cet hiver avec mes pneus hiver, ils sont un peu usés, je vais les finir cet été. Euh, ça ira comme ça, finalement, je fais des économies. Bon, première chose, qu'est-ce que dit la loi La loi n'interdit pas. En France, tout du moins, parce que dans certains pays, il est interdit de rouler l'été avec des pneus hiver. Si vous allez en Italie, par exemple, euh, après on, euh, après le mois de mai. Si vous allez en ce moment, juin, juillet, août, septembre, octobre... On peut se faire si verbaliser. Vous n'avez pas le droit de rouler. Alors donc, Si vous êtes français, j'imagine qu'ils peuvent oui, y être un petit être peu plus conciliants. Mais euh, on n'a normalement pas le droit de rouler avec des pneus hiver. En Italie, lorsque c'est l'été en France, la, la réglementation euh, ne dit rien à ce sujet. Donc on a le droit flexible. de rouler avec des pneus hiver. Il faut quand même préciser que euh, ils doivent respecter la réglementation propre à, toutes les, à tous les pneumatiques. Vous savez qu'il y a une limite de profondeur légale, c'est 1,6 mm. Donc ça doit, ils doivent également... Euh, Respecter ça. Bon, en dehors de ça, euh, est-ce que, en matière de confort et de sécurité, avec des pneus hiver en été, on est aussi bien lotis qu'avec des pneus été Ben non Évidemment, ça paraît, ça paraît évident. Les, les pneus hiver ont une gomme qui est faite pour adhérer par des températures très basses en dessous de 7 degrés. L'été, quand il fait chaud, ça sert à rien. Et puis cette gomme-là, le pneumatique va s'user plus vite. Donc vous allez euh, vous allez d'abord dégrader votre pneumatique plus rapidement et surtout, euh, vous allez avoir un confort moins bon parce qu'un pneu hiver, c'est un peu plus bruyant euh, qu'un pneu été. Donc vous allez avoir un confort de roulement qui va être un petit peu moins bien. Vous allez user vraiment rapidement votre pneu hiver. Et puis, et puis surtout, euh, en matière de freinage et de tenue de route, Vous serez beaucoup moins bien le tic avec des pneus été. Les distances ah oui. de freinage vont être rallongées donc c'est réellement une question de sécurité donc de se dire ouais je finis mes pneus été euh, je finis mes pneus hivers en roulant avec cet été ça n'est pas un bon calcul quoi qu'il arrive hein vous mettez pas franchement en danger mais euh, votre marge de sécurité a diminué donc moi je vous conseille. Euh, de euh, refaire changer vos pneus été euh, de refaire changer vos pneus hiver pour passer en pneus été. Jean-Luc, il est bientôt devant moi le car, on revient dans un instant à suivre. Ce sera l'essai de la semaine, c'est la nouvelle Ford S Max euh, qui est à mon espace. Et puis on retrouvera quelques-unes de vos questions euh, au 3216, comme par exemple Maria qui mesure 1m80 et qui rencontre des difficultés à trouver un véhicule avec une assise assez haute. Euh, donc elle aimerait avoir quelques-uns de vos conseils. Le 3216, auto.rmc.fr. A tout de suite Le week-end des experts sur RMC, votre tour. Tout à l'heure, à 15h, la France affronte l'Irlande. Soutenez les Bleus en participant au Playback Challenge de Carrefour. Plein de cadeaux sont à gagner, des téléviseurs, des places de match et même votre place dans le clip des supporters des Bleus par Skip The Use. Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France de football. Règlement sur l'application Playback Challenge de Carrefour.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 Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, la chasse au trésor est ouverte. Mike et Robert dénichent des objets de valeur dans des bâtisses abandonnées. Vieux moulins, hôtels de luxe, fermes désertées, chaque chantier de démolition est une occasion de faire des trouvailles incroyables. Mais attention, ils n'ont que quelques minutes avant la destruction du bâtiment. Trésor à l'abandon, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. Quand les plus grands joueurs européens...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 9h moins le quart, c'était RMC, le week-end des experts, l'automobile. Dans un petit quart d'heure, la météo et les infos. Mais d'ici là, place à vos questions au 32 16 et on accueille avec plaisir Maria. Bonjour Maria Bonjour Jean-Luc et bonjour François, c'est un plaisir oh C'est un, un plaisir partagé, plaisir Maria. partagé Maria. Voilà, euh, je me suis 1m80 et euh, je, il m'est arrivé de conduire des, des cubos et je trouvais très confortable la hauteur de siège et puis aussi la hauteur par rapport à la route. Cela dit, c'est un utilitaire et j'aimerais donc euh, <rire> trouver autre chose qui soit un peu plus petit et qui présente les mêmes avantages en essence évidemment d'accord, vous avez plein de véhicules aujourd'hui euh, qui sont faits alors c'est quelque chose dont on parle jamais mais vous savez que la population grandit et ça a obligé les constructeurs à proposer, parce qu'il des... y a des gens qui restent petits, d'autres qui sont très grands et ça oblige les constructeurs à proposer eh oui. des réglages de sièges, on n'en parle absolument jamais mais aujourd'hui vous avez une latitude dans le réglage des sièges qui est double ou triple de ce qu'elle était il y a 20 ans, ou 30 ça. ans eh oui. euh, dans les voitures Donc euh, aujourd'hui, on a euh, une personne d'un mètre quatre ans, même si vous mettez douze centimètres de talon, rassurez-vous, il <rire> n'y a pas de problème aujourd'hui pour trouver des véhicules avec... Alors vous ouais. voulez une assise haute Oui, mais le réglage de siège, ce qui se passe, c'est que souvent, bah, effectivement, on perd en, en, en, en plafond, quoi, en hauteur de, de plafond. Oui, oui, mais vous avez des réglages en hauteur sur, sur les véhicules un petit peu sophistiqués. Mais enfin, c'est même pas sophistiqué, parce que sur des citadines, vous avez certains sièges. À partir d'un niveau de finition, vous avez des sièges qui sont réglables en hauteur, ce qui vous permet d'ajuster la hauteur. Avant d'arriver à toucher le plafond, Maria, euh, <rire> franchement, moi, j'ai des amis qui mesurent, qui sont très grands, euh, plus d'un mètre 95. Ils arrivent à trouver euh, une position de conduite sans trop de problèmes dans les véhicules modernes. Alors, je dis pas que ça fonctionne dans toutes les voitures, mais même dans une Smart, on arrive à caser une personne euh, extrêmement grande. Mmh. Même dans la première génération, d'ailleurs, je me souviens, à l'inauguration de l'usine Smart, euh, qui est en Lorraine, euh, à l'époque, euh, Helmut Kohl, qui était quand même assez corpulent, <rire> qui était mmh. le chancelier allemand, et Jacques voilà. Chirac, qui était assez grand, étaient montés tous les deux dans la voiture, et il y avait de la place pour les deux. Donc, euh, mmh. je vous rassure, vous n'avez pas le format d'Helmut Kohl, j'imagine. Non, non. <rire> <rire> voilà. Donc, vous, mais vous voulez quoi, plutôt, comme type de véhicule bon une voiture euh, bah je, à essence et puis bon je roule pas beaucoup mais bon moi, ça serait euh, si j'avais une voiture euh, fiable bon, mais vous voulez vous voulez vra vraiment une assise plus haute c'est-à-dire genre SUV Oui, c'est ça, quelque chose aussi qui domine un petit peu la route, quoi. Parce ouais, que ça très vous aimez, vous aimez voir bien voir. dominer les filles, hein. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, est <rire> un peu au-dessus de la mêlée. Ouais. Ça, je comprends. Le problème, c'est que quand tout le monde sera monté d'un cran, il faudra encore mais remonter oui, d'un oui. cran. Oui, je suis bien. Hein bon, alors après, non, mais là, il y a dans, dans, dans cette catégorie-là, dont les véhicules de taille raisonnable et de prix raisonnable en France on a deux modèles qui cartonnent c'est le Renault Captur et le Peugeot 2008 donc je vous invite à aller faire un petit saut chez le concessionnaire, vous verrez vous vous tiendrez, hein. il n'y a absolument okay. aucun problème, et ça, ça va vous plaire ça, ça sera mieux que l'utilitaire <rire> c'est vrai que l'utilitaire bon alors, même des fois si on est bien dedans, ce que j'ai tendance à dire c'est un peu la pantoufle de l'automobile, ce genre de véhicule qu'on appelle des ludospas, c'est à dire on est bien dedans mais on a un peu l'air bête quand on sort avec quoi, quand vous descendez de la voiture <rire> Et puis, et puis, même la cubo, la visibilité à l'arrière, elle n'est pas géniale. Là, Alors, ouais. Ouais. Ouais. Ah ouais. D'accord. Alors, une autre petite chose. Euh, moi, j'adore vous écouter. En revanche, ce serait génial si de temps en temps, vous vous rappeliez ce que veulent dire les, les sigles, les initiales, ABS, machin, truc. Ça serait fantastique pour nous, les femmes. C bah, écoutez, dire... on va essayer ah, oui. de faire du doublage. Euh, le, enfin, dico, ouais. le dico <rire> des acronymes. Oui, c'est ça. Euh, ESP, euh, Electronic euh, Stability, euh, stability euh, Programme. Euh, en fait, c'est le programme de stabilité électronique. Donc, c'est ouais, l'anti-dérapage. Euh, ABS c'est lanti bloqueur de système. Ouais. Alors jean gestellement... on ne va pas tous les faire là, ça sert peut-être. Tiens, une idée de, de rendez-vous ouais, ouais, ouais, ouais. Non mais bon, je, vous expliquer. avez raison, Maria, vous ouais, avez, ouais. avez raison de dire ça. Donc ouais, j'essaie je, ouais. de temps en temps de reprendre les fondamentaux, mais c'est vrai que euh, quand on parle par exemple de van EGR. Ah, j'imagine qu'il y a un, mmh. un paquet de gens sauf ceux qui habitent à Vannes qui savent très bien ce que c'est que la vanne EGR parce qu'ils habitent à côté euh, j'imagine qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est, c'est le recyclage des gaz d'échappement pour abaisser la pollution voilà. Maria, vous venez de nous donner une petite idée tiens, si on se faisait, je sais pas moi le dico des mots bizarres vous savez comment on va le faire François on va, on va le faire sous forme d'interro ah oui, ça je sais que vous aimez ça <rire> je vais vous soumettre les acronymes j'ai le quiz de la vie privée voilà. des animaux ouais. avec Laetitia voilà. et maintenant je vais, je vais voir vous le, soumettre le dico des les acronymes moto. exactement et il faudra que vous répondiez correctement <rire> bon. faute de quoi on vous retirera le droit de parler dans ce micro zut ce qui finalement peut-être pas et une peut-être peut peut un service qu'on peut rendre <rire> à pas mal de gens euh, Jean-Luc moins c'est C'est de la SMAD maintenant avec la ah, Ford, alors, le Ford S -Max, Max TDCI 180 Power Shift AWD alors qu'est-ce que ça veut dire AWD All Wheel Drive et comme tout le monde est bilingue l'écoute de cette radio c'est 4 motrices puisque ah, cette oui. version est disponible en 4 motrices C'est le haut de gamme. Alors c'est un grand monospace. C'est plus très à la mode les grands monospaces aujourd'hui. Pourquoi Parce que les gens ont abandonné un petit peu l'esprit camionnette des monospaces pour l'esprit aventure des SUV. Alors celui-là quand même il a encore des atouts. D'abord il a un atout au niveau esthétique. Il n'est pas camionnette du tout, oui. il a une ligne plutôt dynamique, il a toujours été le S-Max, ça c'est la, la deuxième génération, mais même la première génération était déjà plutôt plus dynamique que ses concurrents. Là il a hérité d'un petit rostillage. on ne change pas une équipe qui gagne, il a une belle calandre, moi j'aime bien, de devant, euh, c'est une calandre façon Aston Martin un peu, vous voyez, Donc, tout de suite... Euh... Oui ça bouclasse ça, ça, ça tout de suite bon c'est un monospace de taille XXL 4m80 de long d'ailleurs pour rentrer dans le parking ce matin c'est un peu limite euh, je pense qu'un véhicule de 5m de long j'aurais du mal bon il y a beaucoup d'espace à bord il y a trois rangées de sièges euh, ceux du milieu d'ailleurs coulisses se replie, il coulisse sur 17 cm il se replie, il s'incline, enfin bref, tout ça c'est une modularité. Ça reste quand même un des atouts des monospaces encore par rapport au SUV, c'est qu'on a une modularité un petit peu plus grande. En plus là, vous avez un boîtier quand vous ouvrez le coffre. Alors le coffre, on peut l'ouvrir, vous savez, alors, soit par la télécommande, on appuie oui. deux fois, de toc, oui. Soit vous passez le pied en dessous. Ah oui, voilà. la pub. Euh, et puis euh, ça s'ouvre. Et dans le coffre, vous sympa, avez... quand on a les bras chargés. Ouais, exactement. Fait. Et quand vous... Et vous avez un petit boîtier dans le coffre qui permet de, comme sur le Renault Espace d'ailleurs, la, la oui. dernière génération, qui permet de rabattre les sièges depuis l'arrière. Ah oui. Ça c'est assez pratique on va dire. Par contre pour les remonter, il faut les remonter à la main. Alors la présentation intérieure est sobre, élégante. L'équipement, nous on a, moi j'ai une version titanium donc grand luxe. Euh, non et, pas Titanic et, et, plé, et pléthorique. Vous avez en particulier <rire> le système euh, Synchro tout à commande vocale. Là. Vous appuyez par exemple le matin, j'appuie dessus et, et euh, je dis radio. Alors ça me dit radio euh, et j'indique 103.1. Et là, hop, ça me met euh, directement. Vous, vous, vous dites pas RMC. Sur, ça marche pas. Sur, alors si je dis RMC, si c'est programmé. Ah oui. Si c'est dans les dans les favoris, enfin dans les dans les, les stations qui sont en, déjà pré Oui, c'est un peu enfin. comme si avec le téléphone, quoi. Exactement Sauf que c'est encore un peu lent ah oui. Et parfois ça comprend pas Franchement euh, on n'est pas euh, ouais. Le dialogue total encore avec le véhicule Franchement, bah, Ford n'y sont pas totalement français. On n'en est, est, est, est pas, on n'en est pas arrivé encore oui. à, à 2001 l'Odyssée de l'espace ou en dialogue euh, mm -hmm. avec euh, l'ordinateur de bord qui s'appelle Carl Alors bon équipement. Euh, tout à l'heure on parlait de la reconnaissance des panneaux. Bon, il y a ça, il y a le GPS bien évidemment, le freinage automatique, démarrage et ouverture sans clé, un limiteur, euh, régulateur de vitesse intelligent, etc. Bon, c'est super bien équipé. Euh, j'ai toujours du mal, moi, avec euh, les interfaces homme-machine de Ford. Mmh. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Avant, ils avaient un, un tableau de bord qui était constellé de boutons, on n'y comprenait rien. Maintenant, ouais. alors, ils ont tout viré. C'est passé d'un extrême à l'autre. Mais malgré ça, j'ai encore un petit peu de mal avec euh, avec le menu, on dira, de, de l'écran mmh. euh, tactile. Alors, cette voiture, vous allez me dire, qu'est-ce que ça donne sur la route Oui, parce bah, que c'est déjà... important. Oui, ouais, alors déjà, c'est un beau bébé, hein, une tonne 750, qui hérite d'une nouvelle plateforme. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, euh, la voiture ne change pas esthétiquement, mais il y a quand même une nouvelle plateforme, c'est celle de la nouvelle Mondeo. Et le tour de force de l'ancienne génération, c'est qu'à la fois il proposait un comportement qui était pratiquement celui d'une berline et un excellent confort. Est-ce que c'est aussi bien aujourd'hui eh Ben c'est non seulement c'est aussi bien, mais c'est mieux. C'est vraiment le comportement reste excellent et le confort est vraiment excellent également. Et là, euh, chapeau Ford, parce que arriver sur un véhicule aussi imposant, aussi lourd, à proposer un comportement, on va pas dire incisif, mais mais quand même relativement précis, tout en préservant. Euh, un confort de roulement qui est vraiment très très bon. Euh, le moteur est d'ailleurs silencieux. Alors, le mmh. moteur, c'est quoi Sur cette version, c'est un TDCi 2 litres. Alors, on ne va pas rentrer dans le TDCi dans le détail. Hein. Donc, c'est un diesel. Diesel 2 litres, plutôt puissant, discret, qui mmh. est équipé de la boîte PowerShift. Qu'est-ce que c'est que la boîte PowerShift C'est une boîte euh, robotisée à double embrayage, donc qui fonctionne comme une boîte automatique. On passe pas les rapports. On des performances. Aussi bien qu'une DSG pratiquement aussi bien qu'une DG. D Franchement, si vous regardez pas le compteur, vous, le compte-tour, vous sentez pas les, les rapports passés. Elle est relativement réactive. Filtre à particules, tout va bien Oui, oui. Bah là, de toute façon, maintenant, Euro 6, filtre à particules, plus... Ouais. Euh, Euh, Noxtrap donc pour, pour, pour diminuer les nox. D'ailleurs ça, on parlera de ça euh, bientôt. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et puisque tout ça, ça va ça, va ça devoir coûte combien, changer toute cette histoire là. Alors ça coûte euh, 46, 42 600 euros pour cette version. Le nôtre évidemment un peu plus cher parce qu'il avait oui, tout. Hein. Oui, oui. Il fait la cuisine et la vaisselle donc il coûte 53 625 euros. Si vous vous passez les roux... quand même pour un Ford, non Oui alors attendez parce que après j'ai d'autres propositions à vous faire. Si vous passez les 4 roues motrices, pas forcément indispensable. Oui on descend à 40 600. Si vous n'avez pas besoin de la PowerShift, donc de la boîte automatique, vous descendez à 38 D'accord. Et si vous n'avez pas besoin des 180 chevaux, puisque on avait le modèle 180 chevaux et que vous voulez le même moteur en 150 chevaux, on descend à 37 400. Et si vous avez encore pas besoin de 150 chevaux, vous avez une version avec un TDCI 2 litres toujours en 120 chevaux en finition traîne, donc plus basique ça démarre à 33 900 euros donc 33 900 euros pour balader toute sa petite famille avec un coffre qui est immense, On n'en pas oui, parlé, oui. mais un coffre qui est très grand et de correct. la place à l'intérieur pas Finalement c'est pas mal. Bon, mal. Jean-Luc il est bientôt 9h, on revient dans un instant euh, tout ce qu'il faut faire à sa voiture euh, avant de partir en vacances on va voir ça avec Jean-Luc dans un instant, notamment euh, la vidange et les pneus et puis bien sûr vos questions en 32-16, à tout de suite Le week-end des experts sur RMC, votre tour En ce moment, pariez sur les matchs de l'équipe de France sur PMU.fr PMU.fr vous offre 10 euros à chaque but des bleus, n'attendez plus pariez sur le foot sur PMU.fr Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Offre réservée aux titulaires au titulaire d'un compte PMU.fr valable jusqu'au 10 juillet 2016. Limité à 3 paris gratuits de 10 euros par match. Crédité dans les 72 heures suivant le match. Conditions détaillées sur PMU.fr. Pam pam, pam Tu as vu J'ai perdu 20 euros depuis le début de l'été. Pas mal. Moi j'en ai perdu 50. C'est pas vrai. Mais si, si, je te jure. Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix avec des réductions pouvant aller jusqu'à moins 50%. Alors profitez de l'été avec Darty. Date des soldes selon décret Dans la limite des stocks disponibles et sur produits signalés Votre application RMC Sport évolue Téléchargez-la gratuitement RMC Sport, plus qu'une équipe Une Dream Team Et si on parlait véhicule d'occasion oh, Désolé, j'étais pris dans les embouteillages avec mon capture d'occasion garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. C'est pas grave. J'ai mis 3 heures à venir jusqu'ici. 3 heures, t'imagines Ça me fait penser. Je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec mon capture d'occasion Oui, tu m'as dit. Ah oui. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1€ euro de plus sur une sélection de véhicules. Condition sur Renault- occasionfr Marvel Universe Live, les plus grands super-héros Marvel réunis dans un spectacle sensationnel pour toute la famille. Spider-Man, Iron Man, Hulk et les autres se battent pour récupérer la source des pouvoirs ultimes des mains de Loki et des plus infâmes méchants de Marvel. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Marvel Universe Live, le choc des super-héros à Paris à l'accord Hotel Arena du 28 septembre au 1er octobre avec RMC. Chérie, Campingaz révolutionne le monde du barbecue. Avec sa nouvelle gamme, entièrement lavable en machine. Si En quelques secondes, je retire tous les éléments du barbecue que je mets directement au lave-vaisselle. Du coup, avec Camping Campingaz, je garde que le plaisir et je gagne du temps pour eux. Du temps pour moi, pour toi, pour eux. Enfin un barbecue qui plaît aux femmes. 25 euros remboursés, conditions sur campinggaz.com. La météo de votre dimanche sur RMC. Gris, pas gris Christine Peña. <rire> On a un peu de tout en fait. On voilà. a du gris effectivement sur euh, au nord de la Seine en général. Hein. Nous avons pas mal de gris avec euh, de la pluie, euh, des averses. C'est peut-être orageux cet après-midi entre le Nord Pas-de-Calais, la Picardie, la Champagne-Ardenne et l'Île-de-France. Sur le Finistère, ça va se couvrir cet après-midi. Et sur les Pyrénées également, c'est bien chargé avec euh, un risque d'orage cet après-midi. Sur le Rhône-Alpes aussi, on a pas mal de nuages. Sinon, partout ailleurs, alternance avec de très très belles éclaircies. Au sud de la Loire, grand beau temps et en Méditerranée. Pas un, un nuage dans votre ciel, ça fait rêver avec du vent quand même. Hein. Il faut bien un petit truc qui ne va pas. 30 degrés, ça c'est à Montpellier, c'est l'été voilà qui s'installe et c'est durable toute la semaine. En revanche, 20 degrés à Lille, à Lombre, 21 à La Rochelle ou encore 22 du côté de Besançon, Biarritz, Mulhouse et Clermont-Ferrand.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 C'est TRMC, il est 9h. Toute l'actualité maintenant avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour. Ils veulent rester dans l'euro. Les Bleus affrontent cet après-midi l'Irlande. Coup d'envoi à 15h pour le premier match coup près de l'équipe de France. Près d'un million d'électeurs en Loire-Atlantique a appelé à se prononcer pour ou contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Consultation inédite en France. Après le Royaume-Uni qui veut divorcer de l'Europe, c'est l'Écosse qui veut divorcer du Royaume-Uni. Édimbourg veut un référendum sur son indépendance. L'Euro est le jour choc pour les Bleus. Huitième de finale contre l'Irlande cet après-midi à 15h à Lyon. Premier match éliminatoire pour l'équipe de France. Depuis le début de l'Euro, les tricolores n'ont encaissé qu'un seul but. Le défenseur Laurent cossier y est pour beaucoup, Jérôme Sillon. Privé de son boss Raphaël Varane, la défense tricolore faisait peur avant l'Euro, mais Laurent Koscielny a su reprendre le flambeau avec brio. Arsenal, euh, j'ai l'habitude de jouer euh, titulaire et d'être euh, entre guillemets le, le patron de la défense donc euh, c'est quelque chose de, de naturel. Considéré comme le meilleur défenseur central de Première Ligue, Koscielny a longtemps laissé sceptique en France à cause des pénalties qu'il a parfois provoquées et peut-être en raison de sa carrière tortueuse qu'il l'a mené de Guingamp à Lorient via Tours. En tout cas, il est indiscutable aux yeux du sélectionneur Didier Deschamps. Je pense pas sincèrement qu'il euh... Il est sous-estimé, donc euh, il y a un moment qui fait partie du groupe France, euh, même s'il n'a pas joué tous les matchs, mais il a toujours eu une valeur euh, constante. Depuis le début de l'Euro, Laurent Koscielny a gagné 91% de ses duels aériens. Un record taille patron. Quoi qu'il en soit, et malgré la force des Bleus, l'équipe de France devra véritablement batailler face aux Irlandais cet après-midi, comme l'explique Emmanuel Petit de la Dream Team RSPC. Il n'y a pas de gros stars, mais par contre, c'est des guerriers. Et de la première jusqu'à la dernière minute, euh, on aura à faire un rude combat. Tous les matchs qu'ils ont fait depuis le début de l'Euro, ça a souvent été tiré par les cheveux. Mais il euh, y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que leur victoire, ils la méritent à chaque fois parce qu'ils vont la, la, vont la chercher. On ne leur donne jamais cette victoire. Ils font tout pour avoir la conscience tranquille et de sortir du terrain sans regret. Donc euh, même avec 80%, ils donneront 80%. Et cette fois, pas de nul possible, match éliminatoire oblige. Cet après-midi, la différence se fera donc peut-être au tir au but. Pas de quoi effrayer pour autant le gardien français Hugo Lloris. Il faut se préparer à tout, puisque tout est possible dans, dans le football. Et, euh, et Lorsqu'on regarde un petit peu les, les, les matchs depuis le début de la compétition, ce sont des matchs très serrés, euh, avec très peu de, de buts d'écart. Donc euh... Donc oui, tout tout est possible, mais l'objectif c'est de faire la différence euh, au, au terme des 90 minutes, euh, voire plus. Et puis s'il faut passer par les pénalties, on passera par les pénalties. Mais euh, on pense pas forcément à ça. On pense vraiment à, à préparer ce ce match de la meilleure des manières. Quel que soit le scénario, il faudra s'adapter. Qualification hier de la Pologne qui a battu la Suisse, du Pays de Galles qui a éliminé l'Irlande du Nord. Et suite des huitièmes de finale ce soir à 18h, Allemagne contre Slovaquie. à 21h, Hongrie contre Belgique à suivre évidemment sur RMC. Dès les années 60, le projet était à l'étude. Alors l'aéroport prévu à Notre-Dame-des-Landes sera tiré. À... Sortira-t-il, oui ou non, finalement de terre de ces 160, de ces 1600 hectares faits de bocages et de surfaces agricoles La réponse se trouvera dans les urnes ce soir. La Loire-Atlantique vote aujourd'hui. Adrien Godet, vous êtes le correspondant d'RMC dans la région. Vous vous trouvez à Nantes Tous les bureaux de vote ont ouvert. Y a-t-il du monde Oui, plusieurs dizaines de personnes ont déjà accompli leur devoir-ci ici à l'école Sully de Nantes, où je me trouve de réactions principalement chez ces premiers électeurs. Pour certains, il s'agit de voter avant de profiter d'une journée ensoleillée sur la Loire-Atlantique. Ils espèrent aussi que ce scrutin sera le point final d'un débat vieux de 50 ans. D'autres se demandent l'intérêt d'une telle consultation sur un sujet aussi délicat. Ils viennent voter, d'accord, mais savent qu'il y aura encore des mécontents ce soir. Les bureaux de vote nantais doivent fermer leurs portes ce soir à 20h. Alain Juppé en perte de vitesse pour la primaire de droite selon un sondage d'Oxa pour BFM TV et Le Parisien le maire de Bordeaux gagnerait toujours face à Nicolas Sarkozy mais avec 62 d'intention de vote soit 7 points de moins qu'au mois de mai Gaël Sliman est le président de Doxa la tendance est plutôt inquiétante pour Alain Juppé Ce qui est plus intéressant et sans doute plus inquiétant pour Alain Juppé, c'est qu'auprès du noyau dur de cet électorat, des sympathisants du parti Les Républicains ou de l'UDI, on observe un décrochage encore plus spectaculaire d'Alain Juppé et une progression encore plus forte de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui se retrouve en tête, puisqu'il se retrouve à 34% d'intention de vote, contre 32% à Alain Juppé. C'est la première fois depuis presque un an qu'on voit Nicolas Sarkozy retrouver la pole position au premier tour auprès de cette partie très particulière de l'électorat de la droite et du centre. Sarkozy gagne 7 points et Juppé en perd 5. Sécurité renforcée auprès des centrales syndicales. Le siège de la CGT à Montreuil a été vandalisé dans la nuit de vendredi à samedi, 24 heures après celui de la CFDT. Un acte condamné par Manuel Valls. Rien ne peut justifier ces attaques contre les acteurs de la démocratie sociale, a tweeté le Premier ministre. Hervé Cornara, décoré de la Légion d'honneur à titre posthume par Bernard Cazeneuve. Cet homme avait été tué et décapité il y a tout juste un an à Saint-Quentin Falavie en Isère par l'un de ses employés radicalisés lors L'épouse de la victime est très émue de ce geste des pouvoirs publics pour son défunt mari. C'est quelque chose de concret qui se passe pour lui. Et puis, que ce soit reconnu, on ferme une page déjà pour moi et mon fils, pour qu'on puisse continuer, il faut bien continuer à vivre. Hein. Je ne vais pas dire que c'est la fin, fin d'une histoire, mais là, au fond de moi, je me dis qu'il faut que je laisse... J'arrive à le laisser partir pour pouvoir continuer quoi. Quand on pensait pouvoir arriver à continuer, ben il y a toujours euh, ces attentats qui se passent qui vous replongent automatiquement ouais, dans vos propres euh, vécus et on a l'impression qu'il faut se battre tous les jours contre euh, contre tout ça quoi. Donc vous, vous remontez en arrière sans arrêt. Ouais, on n'oublie pas, hein, on n'oubliera jamais. Le Royaume-Uni au bord de l'éclatement, conséquence de la fracture géographique qu'avaient fait apparaître les résultats du Brexit. l'Écosse est en passe de réclamer son indépendance. Édimbourg veut organiser un référendum pour quitter le Royaume-Uni et discuter au plus vite avec Bruxelles pour rester dans l'Union Européenne. Amélie Rosic, vous êtes l'envoyée spéciale d'RMC à Édimbourg. Les Écossais sont prêts à retourner voter très vite. Dans les rues pittoresques de la capitale écossaise, la petite musique de l'indépendance se propage à toute vitesse. Ceux qui voulaient rester dans l'Union Européenne, 70% des électeurs ici ont le sentiment d'avoir été mis à la porte contre leur gré. Et c'est sur cette colère que le parti national écossais, au pouvoir depuis 2007, s'appuie pour justifier la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance. Il y a deux ans, ils avaient dit non à 55%, refusant de quitter le Royaume-Uni et donc l'Europe. Mais aujourd'hui, indépendance rime avec appartenance à l'UE. Le résultat pourrait donc être très différent. Un jeune écossais que j'ai rencontré me résumait ainsi sa position. S'il faut choisir, je préfère être écossais et européen que britannique. Et pendant ce temps, dans le reste du pays, les pro-européens s'organisent. Ils ont lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 2 millions 000 signatures. Ils réclament l'organisation d'un nouveau référendum. Eux n'auront pas attendu longtemps avant de retourner aux urnes. Six mois exactement, 36 millions d'Espagnols sont appelés à renouveler leur Parlement. En décembre, les députés n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur un gouvernement de coalition. RMC, 9h passée de 7 minutes. Victoire écrasante du 15 de France hier lors du test match contre l'Argentine, 27 à 0, trois essais inscrits, un succès qui a un petit goût de revanche pour le demi-de-mêlée Baptiste Serein. On a subi mais euh, on n'a jamais, euh, jamais lâché, on a récupéré des ballons, on les a pressés donc ça c'est positif, après on a eu une conquête euh, qui, a, qui a dominé de la tête et des épaules donc euh, ça c'est euh, très bien après pour, pour enchaîner avec le jeu. RMC 9h, passé de 8 minutes, vous retrouvez tout de suite François Sorel pour les experts et avec un tout petit détour par les champs de course, François. Et oui, comme chaque dimanche, avec un tiers écarté quinté plus, cet après-midi donc à Vincennes. Et Sébastien Darras nous conseille de racheter le 14 Viking, va Bene et le 16 Very Nice Marceau.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 RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto François Sorel, Jean-Luc Moreau. Nous voilà de retour, 9 h 9 bon dimanche avec RMC, merci de nous rejoindre. Pour tous les euh, leftards, eh bien oui, attendez, vous en profitez, vous avez bien euh, raison. Tous ceux qui sont pas levés également, voilà, et qui sont toujours euh, en train de nous qui écouter. Dorment, chose, qui dorment qui, qui, qui, qui nous écoutent qui, en dormant. Qui ronfent peut-être même. Oui, c'est horrible. Alors, que, ceux qui nous écoutent en dormant, c'est un, un concept, mais oui. ceux oui. qu'on endort alors qu'ils nous écoutent, c'est aussi ça, une réalité. C'est un concept, ça, ce concept euh, Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive à hypnotiser les gens et les endormir. <rire> On salue aussi tous ceux qui nous écoutent en replay, hein. vous savez, les podcasts de euh, ce rendez-vous sont disponibles quelques heures après sa diffusion donc on salue tous ceux qui nous écoutent Voilà, en podcast, Jean-Luc, on si va pronto. Euh, enchaîner pour cette deuxième partie avec tout à l'heure euh, ces petites passies de couleurs qui vont bientôt arriver. Euh, oui, vous, euh, que vous savez va... que tous ceux qui sont nés avant le, pre... le 1er <rire> janvier 1997 n'ont plus le droit de circuler à Paris. Voilà, c'est ça, surtout euh, les voitures. Tout, tout, surtout cache. les voitures nées avant. Voilà, on retrouvera l'actu de la semaine avec Automoto et on va commencer par quelques bons conseils avant de partir en, va... en vacances. Vidange et pneus. Eh oui, parce que mine de rien, bon, c'est vrai que le, la météo, en tout cas, en région parisienne ne donne pas l'impression que ça va être la période des vacances, c'est certain. Mais on va être au mois de juillet bientôt. Oui. Eh oui, il va arrêter de neiger. Enfin, voilà. Donc, <rire> on va bien. pouvoir partir non pas en vacances de ski, mais en vacances d'été. Donc, c'est le moment de se préoccuper, alors, de la vidange de la voiture et des pneumatiques. Mmh. Les pneumatiques, il faut s'en préoccuper au moins deux fois dans l'année. C'est pour ça qu'on en parle deux fois par an. On en parle avant l'hiver, on en parle avant l'été voilà. et le pneumatique ça reste un des mal aimés des automobilistes on a vraiment l'impression alors ce que je vais dire n'écoutez pas euh, mesdames parce que je, les, les femmes se préoccupent plus de leurs chaussures que des pneumatiques oh, de non, leur voiture. Lucas était avec ses clichés là <rire> franchement c'est pas <rire> vrai. Mais si mais si. si. Avouez-le toutes. Ah, oh, allez, grande majorité, on va dire ça comme ça. Vous savez, moi, je suis un garçon, je ne m'occupe vous... pas de mes pneus. Hein. Voilà, c'est. De les... temps en temps, vous me bassinez, vous me dites, t'as vérifié ta pression des pneus, François? Non, vous, vous êtes crevé tout le temps. Enfin, oui, je c parle ça. pas de votre forme physique, oui, je met... parle de, de votre voiture. Vous mettez la pression aussi. Bah, c'est ça, ça. Ouais. <rire> C'est parce que vous êtes gonflé, c'est non! <rire> non. Bon, on va pas, je vais pas rajouter boudin. Non, non, non on va non, pas aller suffit. jusque là. Non, ça non, suffit. vous avez raison. Oui, vous, donc, crevez, vous crevez assez souvent, vous. C'est vrai. Vous êtes un gros consommateur de pneumatiques. Écoutez, oui. Oui, oui, oui. oui, oui. Ça voilà. fait trois ans que j'ai une voiture, j'ai crevé trois fois déjà. Alors, <rire> il paraît que statistiquement, c'est une fois tous les dix ans, c'est ça C'est 11 ans même, 11 je crois. Ans, ouais. Une, fois, une bah, fois tous les 11 voilà. ans. Je, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah oui. Bah écoutez, bah, j'ai abîmé mon canif la dernière fois en plus. Donc, il euh, faudra, faudra, faudra, ah, faudra C'est pour ça, parle. je me suis rendu compte que j'avais un peu crevé juste après le rendez-vous de des dimanche <rire> matin. Quand je repars de la radio, je suis crevé une fois sur Pas non, bon. c'est moche. Bah, alors, euh, comment changer ses pneus? Quels pneus faut monter sur sa voiture? Plein de questions. Alors, pour, pour y répondre, on a avec nous, alors, euh, un carte VIP Gold maintenant, hein, Dominique Stemfeld. Ouais, il vient il de l'avoir, il a ses points de, là, De, de, <rire> de <allô>, pneus. <rire> Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Euh, bonjour François. Bon, je, je l'ai rappelé un peu tout à l'heure dans, dans une question à laquelle, en fait, dans, dans la, le bon plan de la semaine, peut-être repréciser que euh, quelle est la limite légale pour rouler avec ces pneumatiques quand même de la, la profondeur de sculpture Alors la limite légale c'est 1 6 mm 6. Euh, on peut euh, effectivement, avec une petite jauge, mesurer la profondeur euh, de la sculpture des pneus et il y a un moyen qui est beaucoup Plus simple, il y a un petit repère euh, qu'on voit sur le sur le flanc avec un petit bossage qui est en fond de de cadenure. et dès le moment où ce, ce bossage affleure la surface du pneumatique, euh, le pneumatique est, est, est à changer de toute urgence. Oui, alors on va préciser qu'un millimètre six, c'est vraiment la limite de la limite, parce que si on veut être en sécurité principalement avec les voitures modernes qui sont relativement puissantes et lourdes, et avec Oh, il a un peu plus ces derniers temps, hein, ou à peine dans certaines régions. Un mm, ce c'est pas suffisant pour rouler, par exemple, à 110 sur l'autoroute avec euh, avec un véhicule un, un peu puissant et des pneus larges ah, Vous avez tout à fait raison euh, d'attirer l'attention sur le fait que les pneus larges euh, ont une résistance à l'aquaplanning euh, beaucoup moins importante que les pneumatiques euh, étroits. Et effectivement, euh, la tendance sur les voitures modernes, c'est d'avoir des, des pneus très très larges. Ouais. Donc là, euh, plutôt conseillé d'avoir des, des profondeurs de sculpture plus importantes que bon, sur, sur, sur, sur, des voitures, sur des voitures hyper euh, sportives, euh, la raison euh, indique qu'on doit changer ses pneus lorsque la profondeur de creux est aux alentours de 3, 3 mm. Ah oui, 3 mm, donc c'est carrément ah oui. deux fois plus pra, pratiquement que la réglementation. Tout à fait, bon, tout à fait. Alors, Quel alors, type vous, de... vous, parliez, vous parliez de pneumatiques euh, hiver euh, tout à l'heure aussi, on peut également dire qu'un pneumatique hiver euh, n'est efficace que lorsque la profondeur de creux est égale ou supérieure à 4 mm. Ah oui, ah alors là donc encore une raison de plus pour ne pas dire « je vais finir d'user mes pneus hiver pendant l'été ». C'est pas, pas une bonne idée. Alors, quel type de pneus monter sur mon véhicule Je dois changer mes pneus pour partir en vacances. On sait les soldes. Je me suis acheté des chaussures, mais je dois aussi changer mes pneus. Euh, comment je sais quel type de pneus il faut que je monte sur ma voiture Alors, tout d'abord, euh, il y a une législation qui euh, existe, que vous avez un peu rappelé euh, tout à l'heure. Euh, donc, euh, il faut monter des pneumatiques euh, dont la dimension correspond euh, à l'équipement d'origine. Il y a également deux critères qui existent sur les pneus, c'est l'indice de charge et l'indice de vitesse, alors ça on y fait sans doute moins attention, mais il est impératif de monter des pneumatiques dont l'indice de vitesse et l'indice de charge sont préconisés d'origine par le constructeur. D'accord. Est-ce que, ah, est est que je peux monter euh, des pneus de marques différentes, euh, euh, un Michelin, un Bridgestone, euh, un, un je sais pas quoi, un Dunlop, et puis euh, et puis un, un pneu chinois sur ma voiture Est-ce que je peux avoir Alors, des... alors vous pouvez avoir euh, des pneumatiques euh, différents par essieu. Euh, la législation, là aussi, oblige à avoir euh, des segments homogènes essieu par essieu. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des pneus différents à l'avant et à l'arrière. Et vous ne pouvez pas avoir des pneus différents à gauche et à droite. D'accord, donc c'est obligatoirement par deux, de même marque. Euh, quand je change justement sur les tractions, les pneus avant en général sucent plus vite que les pneus arrière. Quand je change mes pneus, les pneus neufs, on doit les mettre où ah, les, pneus neufs, les pneus neufs, il faut les mettre euh, à l'arrière. Ça, Je sais que vous le rappelez euh, suffisamment souvent. C'est tout simplement pour éviter que lors d'une manœuvre... Euh, Euh, d'urgence, euh, l'arrière passe devant, ce qui est euh, assez désagréable. Ouais, donc en ça fait, ça permet de préserver l'équilibre du véhicule. Oui. Alors est-ce qu'on peut trouver C'est l'exemple que je prenais de, de de François qui roulait avec des Ferrari, des Porsche, enfin tout un tas de voitures euh, assez assez chères parce que lui gagne beaucoup d'argent. Euh, Amusez-vous -y. euh, ouais, bien. C'est votre banquier suisse qui m'en a parlé. Alors donc je sais. Euh, est-ce que je peux On, on peut avoir Est-ce qu'on doit euh, monter des pneus qui sont homologués sur ce type de véhicule Alors j'ai pris des exemples extrêmes, mais est-ce qu'il y a des constructeurs qui ont des homologations spécifiques de pneumatiques sur leur véhicule Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un constructeur développe un véhicule, il fait développer un pneumatique spécifique par le manufacturier, quel que soit le type de véhicule, pour avoir la meilleure adéquation possible lorsque le véhicule est neuf entre la voiture et le pneumatique Ensuite, il euh, y a des constructeurs qui repèrent les pneumatiques et d'autres qui ne le repèrent pas. Donc, en fait, euh, les constructeurs qui repèrent les pneumatiques, c'est soit les constructeurs de véhicules premium, généralement les Allemands, euh, et euh, des pneumatiques de véhicules très, très, très, très très sportifs. Donc, en fait, en plus de la dimension, il y a un petit revers qui est, qui est propre aux, aux constructeurs. Donc, c'est AO chez Audi, c'est MO chez Mercedes, c'est J chez Jaguar, c'est N chez Porsche. Euh, et donc il y a effectivement des pneumatiques euh, spécifiques qui existent sur le marché du remplacement pour faire les rééquipements sur ces véhicules. Alors si j'achète si un pneu qui est de dimension identique, avec un indice de vitesse identique et un indice de charge identique à celui d'origine, mais qui n'a pas euh, cette nomenclature, par exemple sur une Audi, est-ce que je vais être plus ou moins en sécurité Est-ce que j'y perds réellement Alors vous y perdez, alors tout d'abord il faut, il faut dire que sur le plan légal c'est tout à fait euh, on autoritaire, on n'a pas l'obligation de remonter le pneumatique euh, identique. Il est évident que si euh, le constructeur et le manufacturier ont travaillé, et c'est très compliqué hein, comme, comme euh, démarche, euh, ont travaillé pour mettre un, un, au point un pneumatique en parfaite adéquation avec le, le véhicule, c'est évidemment préférable quand on est exigeant, quand on est un conducteur exigeant, quand on veut se mettre en sécurité totale, C'est effectivement préférable de monter un pneumatique homologué par le constructeur. Donc c'est plus cher. Donc ça veut dire que les pneus premiers prix déjà pour ces voitures-là, c'est pas c'est pas possible. Alors, alors les pneus premier prix pour ces voitures-là, ça n'est effectivement euh, pas possible. Par contre, en ce qui concerne euh, les pneumatiques de grands manufacturiers, euh, ces pneumatiques sont euh, au même prix, sensiblement mmh. au même prix que le pneumatique standard. D'accord. Donc j'ai encore quelques questions. Alors ensemble, Dominique, qu on vous... une petite pause. Dominique, Dominique avec vous restez nous. avec nous. Et puis, okay. euh, on va évoquer aussi euh, tout à l'heure la vidange, Jean-Luc. Exactement, mais là, laisse... là c'est un autre euh, point on... important. Je voudrais qu'on évoque les risques de rouler avec des pneus en mauvais état, comme ceux de la Fuego, que j'ai vu ce matin, qui sont lisses quand même. Oui, ils il sous gonflés. C'est pour ça, peut-être. <rire> <rire> ah oui, tiens, un peu. Oui. Combien de temps ça dure ah voilà, quelle quand est la durée de Est-ce que ça s'use Mais la question ne de 3216 auto.rmc.fr. Vous voulez poser vos questions ce matin N'hésitez pas, tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre tour. Salut, c'est Pierre Dorian sur RMC. Demain, la Dream Team vous donne rendez-vous à partir de 15h à la Fan Zone Tour Eiffel pour un show exceptionnel avec Luis Fernandez, Vincent Moscato, Franck Leboeuf, Jérôme Roten, Ali Benardia et Julien Cazard. L'intégral foot UEFA Euro 2016, c'est en direct et en public à la Fan Zone Tour Eiffel à partir de 15h. On vous attend nombreux.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 les véhicules d'occasion désolé j'ai dû chercher une place pour garer ma clio d'occasion, garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. T'inquiète, j'ai eu l'impression que ça prenait 3 heures. 3 heures À propos, je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec ma clio d'occasion Ouais, tu m'as dit, oui. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Sauf 2015, offre réservée aux particuliers pour euro de plus sur une sélection de véhicules. Condition sur Renault- occasionfr 50 50. Ah, oh, docteur, 50, je ne sais plus quoi 50, faire. 50, Même 50, la nuit, c'est grave. 50, bah, il souffre d'une quinquagite. Une quinquagite Oui, c'est assez courant depuis que Free a lancé son forfait mobile avec 50 gigas en 4G à 19,99€ par mois. 50. Et ça soigne 50. Oui, prenez-lui un forfait sur mobile.free.fr, c'est sans engagement. Oh, merci, Free. Euh, merci, docteur. De rien, déshabillez-vous. Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine avec Mobile 4G. 4G sous réserve de couverture, plus d'infos sur mobile.free.fr. Euh, C'était le meilleur week-end de ma vie. On était parti faire du camping avec les enfants. On commence à monter la tente, dans la chambre d'un super hôtel, une suite royale. Et là, les enfants, ils veulent aller au poney club. Arriver là-bas, ils choisissent leur poneys. Non, des, des chevaux sauvages. Enfin, non, des, des licornes, superbe. Des licornes, t'es sûr de toi Ah oui, ils s'envolent dans le ciel et traversent les Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Avec Intercité, les billets sont à partir de 15 euros toute l'année. Offre soumise à condition, plus d'infos sur sncf.com. SNCF Intermarché s'engage Les cerises d'origine France, les moins chères de France, sont à 3,99€ le kilo Mais c'est jusqu'à aujourd'hui Quand Intermarché défend les prix, c'est vous le grand vainqueur Intermarché, tous unis contre la vie chère Calibre 26+, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité sur intermarché.com RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Bientôt les vacances Et sur RMC, on en Bientôt parle ce matin. <rire> Bientôt l'été. Et il faut évidemment préparer son véhicule avant de parcourir de nombreux kilomètres. Premier, on va dire, euh... bah, les chaussures. Voilà, cha... ah, les preuve, chaussures. Quand, vous par... quand vous partez en vacances, vous regardez, vous sortez les tongs mmh. Et ben là, pareil, il faut, il faut vérifier. ces pneus Tiens, question qu'on se posait juste avant. C'est le mix en fait, là, oui. de, de, de Tout, euh, Petite question qu'on se posait avant la pause de, oui. de réclame. Euh, un, un pneu, Dominique, ça dure combien de temps Est-ce que euh, la fouego, les pneus de qui sont de 1981, ils sont encore bons Alors la, la, la gomme euh, d'un pneumatique vieillit naturellement ah. et on considère, alors ça dépend de la façon dont est stockée la voiture, si elle est stockée à l'intérieur, à l'extérieur, mais on considère que la vie euh, d'un pneumatique euh, euh, se situe entre 6 et 10 ans. Ah oui, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que même un pneu qui peut avoir l'air euh, pas usé, oui, bon, oui, neuf. Euh, frais, il il frais, peut, il peut, il vit, okay, il il peut avoir durci. Qu'est-ce qui se passe alors Quand vous regardez euh, de, de très près un pneumatique euh, ancien, vous apercevez qu'il craquelle un petit peu. En fait, euh, c'est l'ozone contenu dans, dans l'air euh, ambiant qui euh, effectue ses, ses attaques euh, chimiques sur le pneumatique et, le, et qui fatigue le caoutchouc. Mon Dieu Attends, hein, ouais. hein, le, comme, comme François, le caoutchouc est fatigué ou dans un certain <rire> temps. Mais euh, nous, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Hein. On va peut-être penser, penser à le changer. Euh, Dominique, c'est les, les soldes en ce moment euh, dans, dans les magasins C'est aussi les soldes pour les pneus il y, a des, il y a des bonnes offres On peut en profiter Chez qui ou quand Comment Alors, à l'eau-pneu, évidemment Alors, chez, chez nous, euh, les, les offres euh, se font euh, régulièrement toute l'année, puisque... On essaye d'avoir les pneumatiques les moins chères du, du marché, et en particulier lorsqu'il s'agit de pneumatiques très très spécifiques ou d'autres réseaux profitent un peu de la rareté des pneumatiques et de la situation pour augmenter les, les, les, les, les prix. Là, en l'occurrence, on est très, très attentif à avoir des prix très bien placés, y compris sur des pneumatiques rares. Et c'est vrai qu'à la veille des vacances, lorsqu'il y a des rééquipements qui s'effectuent, Il euh, y a des conditions très particulières qui sont effectuées euh, généralement par l'ensemble des réseaux, et y compris chez nous, bien sûr. Oui, alors on va rappeler que vous pouvez faire du montage à domicile même, c'est ça et, et, et on peut faire du montage euh, à domicile. Bon, il faut savoir quand même qu'avant les vacances, il y a une recrudescence d'équipement et euh, il faut prendre quand même quelques ouais, précautions de, pour que, voilà, que les, bon. le rendez-vous puisse se, faire, euh, se prendre dans, dans de bonnes conditions. Dernier conseil de sécurité avant de partir, vérifier évidemment la pression de ces pneumatiques, c'est important. c'est important. Alors c'est pas important, c'est absolument euh, impératif, euh, c'est vital euh, même. Euh, D'une part, euh, il faut vérifier que le pneumatique n'a pas été euh, blessé, n'a pas subi d'avarie importante. Et puis, euh, les conditions de circulation en été sont quand même. Euh, Euh, très perturbante pour le pneumatique il fait chaud, les véhicules sont chargés on fait des distances beaucoup plus longues euh, donc la, la, la, la vérification de la pression des pneumatiques est un impératif absolu pour assurer sa sécurité Bon, bah, écoutez très bien. avec, avec merci. tout ça, merci Dominique Côté pneus on est bon, bon Bonne vacances, côté pneus oui. on est bon maintenant euh, on s'est occupé des pneus donc on s'est occupé des chaussures euh, on va s'occuper de la vidange oui, euh, de la circulation j'allais euh, dire voilà. Renouveler voilà. le, le, du sang, moteur. le sang du moteur. On en parle dans quelques instants avec un spécialiste, le médecin chirurgien Laurent Findeling, euh, non, directeur du marketing <rire> de, de Mobil. <rire> C'est important l'huile dans un véhicule. Et voilà. On en parle dans un instant. 3216. Auto. Rmc.fr. On revient après la météo, et les infos de 9h30. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook Votre auto sur RMC Salut, c'est Jeannot Rességuier Ça y est, on y est, en huitième de finale Mais on tarde un peu à convaincre France-Irlande, cet après-midi à 15h Je compte sur vous, les bleus comptent sur votre soutien Et cette fois-ci, sans le moindre coup de main L'euro, c'est vraiment unique sur RMC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 Je sais pas chez vous, mais chez nous, personne ne regarde le même sport à la télé. Le grand, c'est le basket, la petite, le tennis, et mon mari, le foot. Le problème, c'est qu'à chaque sport, son abonnement. Pour vous, SFR se réinvente et réunit tous vos sports préférés dans un seul et même abonnement. Jusqu'au 10 juillet, la fibre power avec SFR Sport Inclus est à seulement 29,99€ par mois pendant un an, puis 39,99€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, engagement de 12 mois, location de la boxe, plus 3€ par mois, détail sur SFR.fr. Il y a un spectacle qui amuse beaucoup Vincent au PH des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 La météo de votre dimanche, c'est sur RMC, c'est avec Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour François et bonjour à tous. Alors, cette météo... Alors on commence par euh, les ouais. bonnes nouvelles. Oui, allez-y. L'été là, là, en Méditerranée, il fait grand soleil. Vous avez du vent quand même. Dans le sud en général, hein, vous avez grand beau temps. Alternance entre nuages et éclaircies au sud de la Loire. Attention aux Pyrénées, vous avez quand même pas mal de nuages ce matin. Ça va tourner à l'orage cet après-midi et sur euh, les Alpes du Nord également. Le Finistère, ça sent nuages cet après-midi avec de la pluie. C'est la perturbation que nous aurons demain lundi. Et puis sinon, euh, du Nord Pas-de-Calais à l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, là c'est très nuageux, un risque d'orage n'est pas exclu. Les températures un peu frais à Lyon. À 15h, coup d'envoi, il fera 25-26 degrés. Il fera chaud, alternance là aussi, nuage et éclaircies. Clermont-Ferrand, 22 degrés comme à Biarritz. 21 à Paris et Nancy. Et jusqu'à 30 degrés près de la Grande Bleue à Montpellier. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC 9h30. Un point sur l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour François. Bonjour à tous. Les deux équipes ne s'étaient pas rencontrées depuis 2009. Les Bleus face à l'Irlande cet après-midi en huitième de finale de l'Euro. Coup d'envoi à 15h au stade de L'OL à Lyon. Hier qualification de la Pologne qui a battu la Suisse, du Pays de Galles qui a éliminé l'Irlande du Nord et du Portugal qui est venu à bout de la Croatie. Ce soir l'Allemagne affronte la Slovaquie à 18h et à 21h la Hongrie joue contre la Belgique. À suivre. Le match à suivre évidemment sur RMC. Référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique Près d'un million d'électeurs appelés aux urnes Ce type de consultation locale est inédite en France La sécurité des centrales syndicales renforcée Le siège de la CGT à Montreuil a été vandalisé 24 heures après celui de la CFDT Acte condamné par Manuel Valls Rien ne peut justifier ces attaques contre des acteurs de la démocratie sociale A tweeté le Premier ministre Hervé Cornara décoré de la Légion d'honneur à titre posthume par Bernard Cazeneuve Hervé Cornara avait été tué et décapité il y a tout juste un an à Saint-Quentin Falavier en Isère par l'un de ses employés radicalisés 2 800 000 Britanniques signent une pétition pour l'organisation d'un nouveau référendum sur le Brexit, pétition qui fera l'objet d'un débat au Parlement et en Écosse où on a voté majoritairement pour le maintien dans l'Union Européenne le gouvernement prépare une consultation sur l'indépendance indépendance qui permettrait aux Écossais de rester dans l'Union Européenne Eux n'auront pas mis longtemps à retourner aux urnes, six mois exactement Élections législatives aujourd'hui en Espagne. En décembre dernier, les parlementaires ne s'étaient pas mis d'accord sur un gouvernement de coalition. Le parti populaire de Mariano Rajoy par favori, mais il ne devrait pas disposer d'une véritable majorité ce soir. En Syrie, au moins 47 morts, dont une trentaine de civils lors de raids aériens dans l'est du pays hier. Depuis le début du conflit, plus de 280 000 personnes ont été tuées. 9 secondes, 88 centièmes, c'est le magnifique temps réalisé par Jimmy Vico, au 100 mètres hier, au championnat de France d'athlétisme à Angers, l'athlète français monte donc sur la première marche du podium 9h32 sur RMC et tout de suite le retour des experts, François Sorel et Jean-Luc Moreau qui m'accompagne jusqu'à 10h, notre expert auto, merci beaucoup Claire prochain point sur l'actu à 10h le 3216 auto vous pouvez nous appeler pour poser vos questions, on va s'intéresser à la vidange de notre véhicule avant les vacances à tout de suite à chaque instant donnez votre avis sur les programmes d'RMC sur rmc.fr Attention Jean-Luc Moreau, la petite question flash qui va bien. Ah il oui, y a du monde euh, question de Michel un peu technique Jean-Luc attention si, donc si, euh, si. concentration j'ai oui. une 308 essence 1 litre 2 3 cylindres avec un start and stop nous ah dit ouais, Michel euh, on lui a volé un cylindre la pompe à huile est-elle électrique et faut-il couper le start and stop pour protéger le turbo alors la pompe à huile sur la 308 à ma connaissance n'est pas électrique en revanche elle est à débit variable donc il y a certainement dans la loi de fonctionnement un critère qui tient compte de la température de l'huile c'est-à-dire à chaud sur autoroute on va imaginer ça comme ça le débit est plus important euh, mais je vais répéter l'importance au moment où on a roulé rapidement pendant quelques kilomètres le turbo sur ces moteurs-là c'est les turbos de dernière génération qui tourne à 240 000 tours minute. vous wow. imaginez Vous imaginez le palier, euh, la, la, la température à laquelle les contraintes au, auxquelles il est soumis. Donc, il faut toujours laisser tourner le moteur quelques secondes au ralenti avant la coupure du moteur. Euh, ce qu'on peut faire également quand on a ce genre d'usage, mais on va en parler dans un instant, c'est faire des vidanges plus rapprochés. Alors, ce moteur, euh, c'est un, un bon exemple. C'est le moteur EB euh, de chez euh, Peugeot, qui est un moteur très innovant. Tiens, un petit, un petit truc pour tous ceux qui ont ce type de moteur sur leur voiture le point de rendement précis euh, le point de rendement maxi oui. de ce moteur là il est de 2, il est à 2500 tours ça veut dire si vous voulez consommer moins bah vous essayez d'être toujours proche de 2500 tours en en régime de fonctionnement vous allez gagner un petit peu Très bien, euh, Jean-Luc. Donc pas de soucis, de ce côté-là, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 3216 pour poser toutes vos questions auto. Le mail aussi est à votre disposition. Et puis si comme chaque dimanche vous nous joignez par mail, n'oubliez pas, Jean-Luc, on va voir si vous suivez quoi le, le numéro de téléphone. Ah, le Merci. Vous téléphone, pouvez vous rendormir okay. et vous revenez dans une demi-heure. A <rire> tout de suite. Bravo.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 dans Ce week-end des experts jusqu'à 10h. Jean-Luc, tout à l'heure, on évoquera cette pastille de couleurs ouais, qui, les oui, qui vont arriver. Est-ce que c'est une bonne chose Et, et, et ça va servir par... à quoi elles elles sont Comment pas on veut les avoir va ah, ah oui, oui. Ah oui. Et puis, l'actualité de la semaine avec automoto.com et Andy David qui sera là, qui est journaliste ouais, pour oui. le magazine Automoto. On parlera évidemment du Brexit. Qu'est-ce Qu que, que ça, ça va changer, tiens, dans le non. monde de l'automobile ah oui, ah oui ça va changer pas mal de choses. Ah non. Non. Ouais. Euh, mais dans l'immédiat, on, on évoque la vidange. Mais dans l'huile. Alors, mais vous, je sais que l'huile, pour vous, c'est plus les frites. Hein <rire> mais il y en a quand même dans le moteur des voitures. C'est pas beau. Et, là, et là. on a avec nous euh, Laurent Findeling, qui est directeur du marketing. Ouais, voilà. <rire> directeur du marketing de mobile. Bonjour Laurent. Laurent. Bonjour Laurent, alors l'huile dans un moteur ça sert à quoi Alors pas les frites, hein, on vient de le dire, mais ça, ah. le reste ça sert à quoi ah, L'huile ça sert à beaucoup de choses, ça sert à la première des choses que, que tout le monde connaît évidemment, c'est la lubrification, c'est très important. Hein. Ça, on peut bien imaginer que si, si vous faites tourner un moteur sans huile, il va serrer assez rapidement, il va, il va, plus avoir de, il va y avoir des contacts directs métal-métal, donc ça on essaye évidemment de l'éviter. Mais ce que les gens savent souvent moins, c'est que ça sert également à refroidir le moteur. C'est un un fluide qui, qui sert à refroidir le moteur. Ça sert également à protéger le moteur parce qu'on met des additifs... Euh, qui évite l'oxydation, ça sert à le nettoyer euh, quand, euh, quand quand vous faites votre votre vidange tout simplement une des, une des fonctions principales de de, de la vidange c'est pas seulement de, de renouveler votre votre lubrifiant mais c'est également d'éliminer d'évacuer le, ouais, les, voilà, les, les impuretés de voilà et qui était, qui pouvaient être dans le moteur. Ouais. On voilà. doit, on doit, quand doit-on contrôler son niveau d'huile parce que aujourd'hui avec les voitures modernes alors autrefois c'est vrai que dans les carnets d'entretien des vieilles autos euh, à chaque fois qu'on devait prendre le volant il était euh, il était conseillé de vérifier son niveau D'huile à chaque fois qu'on prenait le volant. Aujourd'hui, franchement, les gens savent. D'ailleurs, euh, comment on fait pour vérifier le niveau d'huile en fait, Ah, tiens, François, comment on fait pour vérifier le niveau d'huile Ah, ça, je sais. Ah, voilà, maintenant, vous savez. Ça, je sais. Il faut enlever la petite pointe. Alors, sonde. faut d'abord ouvrir le capot ah, le oui. moteur. Oui, oui, ça, c'est mieux. Non, ouais. mais ça, c'est évident. Et puis ensuite, vous avez une petite tirette dans le la moteur. Une petite tirette. Voilà. voilà. Et là, vous regardez. Euh, ouais. Il y a des repères. Il y a des petits Haut repères. et bas. Ouais. Exactement. Et vous avez donc une petite pointe au bout. Ouais. C'est ça ouais. j ai, j ai, Alors, je fais le spécialiste, mais c'est jean Qui m'a expliqué ça la semaine dernière parce que justement j'avais plus d'huile, Laurent. C'est pour ça. Hein. Et donc, il ne faut pas que le, le niveau soit trop bas parce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'huile. Ouais. Bon, il faut quand même le, le, le rendre les, les, les conditions idéales pour vérifier le niveau d'huile. C'est quoi bon, Déjà d'être à plat parce que si la voiture est en côte, ça ne marche pas. Voilà, bah, oui, si, si vous mesurez le, le niveau d'ailleurs dans n'importe quel récipient, si vous le mettez ouais. en, en, en tente, on va, ne on va pas avoir grand-chose de, de précis. Oui, donc on le fait à plat. Ce qui, ce qui est bien, c'est d'avoir un moteur qui a, qui a été chaud, tout simplement pour que. Pour que l'huile soit moins visqueuse, donc qu'elle euh, qu redescende, qu'elle bien. On attend, on attend que, que tout ça redescende, euh, qu'on est tout simplement qu'on ait tout l'huile au, au fond du au fond du, du, du carter. Et puis et puis on fait sa mesure. Alors euh, effectivement, je vois qu'on a de l'expertise pour, pour faire cette mesure. <rire> je, parce... ouais, alors, euh, on tire, on tire oublier... une première fois la jauge, on l'essuie, on l'essuie. Euh, voilà. Alors sur son pantalon blanc de préférence, comme ça on voit bien <rire> la couleur de l'huile. Et puis on la remet et c'est là qu'on vérifie le niveau. Absolument. Alors, ce qui est, ce qui est très connu, il y, a, il y a effectivement deux marques. Il faut faire attention, souvent les gens regardent à ne pas être au-dessous de, de du mini. Il faut également faire attention quand on fait la pointe ensuite à ne pas, à pas se placer au-dessus. Il, y il y a une, une plage. Euh, ouais, ça ça de... peut être dangereux en particulier avec les voitures diesel qui adorent consommer leur huile en fait. Si on est au-dessus du niveau, euh, l'huile va, va, va repartir dans le moteur et va l'alimenter comme carburant. Voilà, voilà. Bon, c'est bien pour les gens comme moi qui, qui vendent des lubrifiants. mais enfin, c'est pas forcément ce <rire> que vous recherchez. Alors, quand doit-on contrôler son niveau d'huile Aujourd'hui, est-ce que les voitures consomment de l'huile comme elles en consommaient auparavant Ce n'est pas une question très, très facile parce que y ça dépend énormément des, des voitures. Il y a des, il y a des, des moteurs qui, par conception, consomment, consomment pas mal d'huile, il y en a qui, qui n'en consomment presque pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas grave du tout d'avoir un peu de consommation d'huile. Je dirais que c'est bien, et encore une fois, pas que sur l'aspect commercial, c'est normal. On doit avoir une petite consommation d'huile. Après, la quantité c'est souvent la question qui est posée, la quantité d'huile aux 1000 kilomètres qui est acceptable, ça varie énormément. Euh, on peut dire que consommer 0,5 litres les, tous les 1000 km, a priori, ça n'a ça rien d'inquiétant. Euh, sur certains moteurs, ça monte à, à 1 litre. Ce qui est surtout important, c'est de vérifier qu'il ça, ça, qu n'y ait pas de changement brutal. Parce que si une voiture, depuis, depuis toujours, consomme euh, 0,5, par exemple, il euh, n'y bon, a pas de souci. Si elle se met à consommer un euh, litre et demi d'huile aux, aux 1000 km, il faut, faut quand même s'inquiéter. D'accord. Est-ce que les préconisations pour les vidanges, on, on va évoquer la vidange, des constructeurs sont suffisantes Alors déjà, est-ce qu'il faut les respecter absolument Est-ce que si euh, s'il y a écrit euh, 10 000 kilomètres et que bon, je fais 15 000, je me dis oh, c'est pas grave. Est-ce que ça peut avoir une incidence Alors moi je ne peux pas me substituer au, ouais, au constructeur. C'est mais... moi qui vais payer le moteur s'il va casser, mais mais euh, non c'est pas très grave si on dépasse un petit peu. Il faut il faut respecter d'une façon générale, il faut respecter les recommandations du, du constructeur à la fois sur les sur les périodicités. Euh, et, et sur, la, sur le type d'huile. Mais, mais c'est évident que si on a une utilisation de la voiture qui consiste à la démarrer tous les jours, à faire pas mal de routes, euh, de 200, 300 km en rythme stabilisé, euh, ce n'est pas la même chose que si on fait que de la ville où la voiture démarre, s'arrête en permanence. Euh, oui, alors la, ça, la ça vie... use plus l'huile. Euh, oui. voilà. Donc euh, si on fait des petits trajets répétés, euh, faire une vidange un petit peu plus fréquemment que ce qu'indique le constructeur, ça peut, ça peut euh, prolonger la vie du moteur Oui, c'est plutôt une bonne chose, effectivement. Normalement, on devrait adapter, mais les, les constructeurs donnent des, des normes générales, évidemment, pour, pour, que, pour que ce soit simple pour l'utilisateur. Bon, alors, la vraie question, quel type d'huile utiliser dans ma voiture Parce que quand on arrive aujourd'hui dans les linéaires euh, des centres auto, on se rend compte qu'il y a autant de types d'huile qu'il y a de voitures, pratiquement. Ça, y a, ah. y a, autrefois, il y avait deux, trois types d'huile. Aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Oui, l'offre est assez complexe. Euh, là, là aussi, ce qui est euh, quand même important, voire, euh, voire vital, hein, parce que les, les, les constructeurs euh, euh, travaillent euh, avec nous pour développer les produits. Il faut savoir que quand un constructeur développe un nouveau moteur, il se rapproche de, de pétrolier comme, comme ExxonMobil, par exemple, et on va développer une huile mobile spécifique pour, euh, pour ce, ce type de moteur. Donc c'est important, surtout pour les moteurs modernes, de, de vraiment respecter ce qui, ce qui est indiqué sur le carnet, Parce que tout simplement, aujourd'hui, vous avez quand même des, des spécifications qui sont assez différentes et que sur un moteur d'un type ou d'un autre, il euh, n'y a pas que mettre un produit qui est cher. Il faut aussi mettre le, le bon produit parce que tout simplement, euh, les, les produits ne, ne sont pas tellement interchangeables. Vous n'allez ouais. pas faire une catastrophe, mais, mais c'est quand même pas recommandé. Ouais, une une huile qui est bonne pour un moteur peut très bien être mauvaise pour un autre, c'est ça Après... Très clairement, euh, le, le cas le plus classique, c'est que les, les gens vont acheter, par exemple, une huile, une huile moderne, hein, un produit style mobile z 5W30, qui, qui, qui est un produit très moderne. Et vous allez le mettre sur une vieille voiture, une Fuego, par exemple. Et, euh, et vous allez, euh, vous pouvez avoir, vous pouvez avoir des problèmes. J'apprécie votre clin d'œil, Laurent. <rire> <Mais ouais. rire> Je <vous en> prie. <rire> Mais euh, on, alors on est d'accord quand on doit faire un appoint d'huile, si on n'a pas forcément l'huile préconisée par le constructeur. Alors je prends un exemple au hasard, une huile Volkswagen, puisque Volkswagen a des typologies d'huile particulières. On oui. peut quand même refaire le le plein euh, avec au une, niveau, une autre huile oui. pour, euh, plutôt que de continuer euh, en roulant avec euh, pas suffisamment d'huile. Ah ça c'est clair, il y a, y a rien de pire que de de, de ne pas avoir lubrification du tout. Parce que là, et puis ensuite on, va faire faire en et ensuite, et ensuite on fait la vidange et ensuite on fait la vidange. Merci Laurent pour toutes ces précisions. Merci beaucoup directeur du marketing de mobile. Voilà. Euh, et on revient dans un instant. Pratiquement 10 ans, moins le quart sur RMC. Pour Alors vous avez rendez-vous en ce auto. moment de... qui sont proposés par les centres auto qui vous proposent des vidanges. Alors, mon conseil final, ça sera... Ne faites pas d'économies mal placées sur les mmh. huiles, comme sur les pneumatiques d'ailleurs. Euh, les pneumatiques, c'est de la sécurité. Euh, l'huile, c'est la longévité oui, du vous moteur. Vous voulez économiser sur des la consommation Bah oui, exactement, <rire> exactement. Sur une huile, vous allez, si vous gagnez allez les 10, 15, 20 euros sur la vidange, ça va euh, cher. vous allez peut-être les perdre mmh. en consommation parce que l'huile qu'on vous a mis euh, fera augmenter légèrement et la et consommation du le moteur, le moteur et ça si abîmera le moteur. Donc on n'a rien à gagner à faire des économies de ce côté-là. Dans un instant, on va parler de pollution avec ces pastilles de couleur bientôt en vigueur et puis on. Terminera ce rendez-vous auto avec l'actu de la semaine avec la rédaction d'Automoto. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre tour. Avec Volkswagen, on est tous fiers d'être bleus. Mettez-vous aux couleurs des bleus. Tweetez vos selfies d'encouragement avec la mention at RMC et le hashtag #Vibrebleu Bleu et recevez votre vignette personnalisée de supporters. Des cadeaux exceptionnels sont à gagner. Vibrez Bleu avec Volkswagen, partenaire des bleus.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 Voilà, 9h46 et c'est le week-end des experts de l'automobile. L'actu de la semaine avec le, la rédaction d'Automoto dans un instant et Jean-Luc, on reviendra sur le Brexit. Quelles conséquences euh, dans le domaine de l'automobile ce Brexit Oui, ça hein risque d'avoir voilà. mal, malheureusement des conséquences en cascade. Mais avant ça, euh, oui. la semaine prochaine, le 1er juillet, entre en vigueur le dispositif des certificats de qualité de l'air qui va pas se permettre de classer selon un code couleur les véhicules en fonction de leur niveau de pollution et déterminer ainsi s'ils seront autorisés à circuliner, à circuler oh. à circuliner, mais oh. c'est joli circuliner oh. circuliner, mais c'est à dire que euh, vrai, on peut circuler bon. ou circuliner oui, c'est oui, oui, oui, beaucoup en fait. plus gentil, c'est en même temps ça fait un peu promenade, oui, oui, oui. Puis en circuliner c'est en une notion culinaire, donc dans les zones de circulation restreinte ou en cas de circulation alternée, alors bon c'est c'est la pastille euh, ouais. qu'on a du mal à avaler hein. en tout cas euh, en ce qui me concerne, également en ce qui concerne l'Automobile Club Association on a Didier Bolacker qui est son président avec nous, Bonjour Didier. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Luc. Alors bonjour. vous jugez ce système de pastilles, on va appeler ça anti-pollution, un peu discriminant et inefficace Oui, bah écoutez, une pastille n'a jamais diminué, la, à poser sur un pare-brise de voiture, n'a jamais diminué la, la pollution. Alors oui, c'est un, un dispositif d'un autre temps. Euh, il est d'abord cher à instaurer. Les travaux parlementaires montrent que sur une zone de circulation restreinte, Bah, entre la signalétique et la, et la gestion, ça va coûter à peu près euh, entre 15 et 100 000 euros euh, pour mettre la zone en place. Et ensuite, à peu près 1 million d'euros de fonctionnement pour sur 3 ans. Oui, c'est nous, nous qui allons payer, quoi. ça. Eh bien, évidemment. <rire> bon. À côté de ça, c'est évidemment euh, discriminant. Ouais. Euh, ce sont les, les ménages les, les moins aisés qui ont une voiture la plus ancienne, qui est en Euro 3 ou en... En Euro 2. Alors, on va préciser et quand y même qu'il y, y, y, y, y, y a différents, différents codes pouvez... couleurs. S'il y ouais. euh, voilà. vous plaît, expliquez-nous euh, voilà, comment... ce que ça va impliquer Il voilà. y, y voilà. a différentes pastilles et de y a... couleurs. Absolument. Il y, y a un décret qui est sorti le, le 23 juin, euh, qui classe les, les voitures en fonction de leurs émissions. Et euh, vous avez cinq pastilles de couleurs différentes oui. en fonction du degré de pollution. Alors, cette pastille, vous allez devoir... Ça, ça va quoi la Ça la va la thème. de l'électrique au vieux diesel C'est ça, ça. Absol En gros, pour, pour schématiser. Hein. Ouais, ouais. Les, les voitures électriques, c'est un, mais aussi les, les voitures particulières en euro 5 et en euro 6. Par ah. contre, il n'y a aucun diesel qui soit en catégorie 1, même ceux qui répondent aux normes euro 6. Ils sont tous au minimum en catégorie 2. Donc, c'est manifestement aussi dirigé contre le diesel. Alors, cette pastille, Elle n'est pas obligatoire, mais euh, en fait, il va falloir que vous l'ayez, si vous avez près de chez vous, une zone de circulation restreinte. Bon, typiquement Paris, puisqu'à partir du 1er juillet, normalement, s'appliquent les restrictions de circulation. Ouais. C'est-à-dire que les véhicules antérieurs au 1er janvier 1997 n'ont plus le droit de circuler la semaine Absolument. entre 8h et 20h. Absolument. Ils ont encore le droit de circuler le week-end ou le soir ou la nuit, mais, ouais. dans, la mais dans la journée et en journée... semaine, ils n'auront plus le droit de circuler. Absolument. Donc, Donc ces gens-là... Mais euh... si j'ai une pastille 2, par exemple Ah bah Si vous avez une pastille 2 sur la Fuego, c'est que vous avez triché. Non, non, non, mais est-ce que je peux ah. le circuler dans Paris Oui, vous aurez le droit. Vous aurez droit Sauf au moment des pics de pollution, si un arrêté est pris par la municipalité après concertation, de tas de choses, euh, disant que... Que seuls euh, les, les véhicules vé électriques, par voilà. exemple, ont le droit de circuler. Que voilà. les, les véhicules avec un classement 1 peuvent circuler. Alors cette pastille, vous allez devoir l'acheter, comme d'habitude. Elle va vous on ne sait pas signe comment, on signe, ça y est, internet. sur Internet. Oui, ouais, c'est euh, www.certificatair.gouv.fr. Bon, on envoie, c'est la, la, la copie de la carte grise qui permettra d'obtenir la pastille en question, qui correspond, c'est voilà, ça Voilà, la, la pastille vous sera adressée à l'adresse de la carte grise. Vous, vous devez donc la, la coller sur votre pare-brise. Alors, d'abord, on ne sait pas ce que ça va donner pour les véhicules étrangers. Oui. Est-ce qu'un étranger va plus pouvoir circuler en France parce qu'il n'a pas la pastille euh, C'est une interrogation. Ou alors, je vous donne une, une autre hypothèse qui est pas du tout réglée. Vous habitez dans une zone de circulation restreinte. Hein. Vous avez une voiture classée, par exemple, en Euro 3, euh, donc produite entre 2001 et 2005, par exemple, puis vous la garez devant chez vous. Puis le lendemain, il y a un pic de pollution avec interdiction de circuler pour les, les voitures euh, Euro 3. Et là, vous êtes forcément en infraction parce que vous n'avez plus le droit ni de stationner Ni de circuler. Ah oui, il faut Alors, brûler la voiture en fait. Il faut, il faut brûler la... votre voiture. Voilà, c'est ça. Donc ah, vous n'avez pas le droit de la brûler non plus, ça, non. Pollue, ça, la ça pollue. La la pollue en plus. plus. Ça. Donc on est vraiment dans le système le, le, le plus absurde, le plus cacaire ouais, Ça a été bien, possible. ça a été bien étudié, bien ouais. travaillé cette histoire là. Ouais, absolument. D'autant que dans, dans les pays où c'est en vigueur, ça ouais. a montré ça n'a pas montré d'efficacité réelle. Les zones Oui, je vous rappelle même que, que la Suisse qui est quand même un pays réputé pour sa pour une conscience environnementale forte, elle a renoncé en 2011 mmh. à mettre en œuvre de telles zones environnementales parce que les, aînés, les, les études, les analyses et les auditions préalables Il avait permis d'établir l'inanité de cette, de cette mesure. Bon, à suivre cette histoire de pastille. Merci beaucoup, Didier. Merci, Boletker. Didier. Et puis, rappelons qu'à Paris, quand même, ça sera plutôt la prise de la pastille. Oui, c'est vrai. Oh. Alors vous là, es ça là, là, ou pas? Là, bravo, c'est révolutionnaire, comme D'accord. Enfin, vu la tête d'Aurélie, euh, <rire> je suis pas tout à fait, elle euh, est pas tout à fait du même avis, visiblement. Bon, on enchaîne très vite. Vous voulez qu'on parle de l'actualité de la semaine? Je pas, pense. Qui est pas beaucoup plus plaisante avec Andy David, journaliste pour le magazine Automoto. Bonjour, euh, Andy. Bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Bon, Bonjour, jean le, le, le, le gros bout de la semaine, c'est euh, l'Angleterre qui quitte euh, qui quitte le, le, le marché européen. Alors, quand oui, on dit marché européen, l'Angleterre qui produit plus de voitures que la France, hein, maintenant. Allez. Voilà, c'est 1,6 million de voitures produites en, en 2015, dont 700 000 euh, partent dans le reste de l'Union Européenne. Donc, vous voyez un peu l'enjeu. Et euh, ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, les représentants de l'industrie, euh, notamment le SMMT, qui est le, le grand mmh. syndicat de constructeurs et de producteurs automobiles, euh, étaient vraiment pour le Remain, donc pour rester dans l'Union Européenne. Alors attention, c'est et... le Royaume-Uni, hein, c'est pas oui, que le Royaume-Uni, soyez voilà. oui, oui, que... voilà. Voilà. précis. Vous avez raison de me corriger. Euh, et euh, on avait vu les constructeurs prendre assez clairement position, notamment Carlos Ghosn, qui est le patron de Nissan, et Nissan, leur plus grosse, équipe, leur, leur, leur grande usine européenne, c'est Sunderland, ils produisent notamment le Kashkaï, sur place, euh, prendre vraiment position pour rester au sein de l'Union il euh, faut savoir que le Sunderland par exemple hein, donc il y a plusieurs usines comme ça mais le Sunderland c'est 8000 salariés dont 35 000 enfin 35 000 si on compte tous les sous-traitants et c'est 80% d'exportation vers le reste de l'Union Européenne et on a plein d'usines comme ça comme euh, Mini à Oxford, Toyota près de Derby Bentley à Crew, euh, etc euh, qui vont être euh, fortement euh, touchés par cette décision. Oui. Donc, Jaguar, Land Rover, Jaguar Land Rover a indiqué que ça allait leur faire perdre 1,3 milliard d'euros d'ici 2020 la sortie. Alors Parce concrètement, que je pas, ça veut dire mais quoi ça va changer quoi Parce que mais bon, ça, bon, veut, euh... ça veut dire que si, si les véhicules fabriqués en Angleterre sont plus fabriqués dans l'Union, ils vont avoir les taxes douanières qui correspondent à des véhicules fabriqués ah, en dehors ouais, de l'Union. Donc c'est plus 10 sur tous les modèles fabriqués en Angleterre. C'est plus rentable du jour au lendemain, quoi. Voilà, C'est Toyota qui disait que c'était 10% la future de, barrière douanière et euh, en plus ça crée surtout pour les constructeurs un environnement hyper euh, inquiétant et instable parce que on pourrait avoir éventuellement des fluctuations très fortes de la livre. On pourrait avoir donc des barrières douanières dont on ne connaît pas encore euh, exactement le, le taux. Etc. Ouais, les accords commerciaux mmh. en fait vont être négociés sur deux ans. Oui, ouais, ouais. donc ça va, mmh. ça risque d'avoir mal, malheureusement un impact assez négatif. Sur Sur, les, sur la production en Angleterre, hein. il y a voilà. Honda, Toyota, bon, et puis les marques britanniques, bien évidemment, Nissan également, euh, donc c'est absolument pas négligeable. Alors sinon, en région parisienne, on va revenir hein, plus près plus près de chez nous. Bon là, il n'y a, y a pas de Brexit. Y a, on, voilà, on reste... non, mais vous euh... allez voir, c'est bien aussi, ah il y a ouais, des nouvelles limitations aussi. de vitesse qui vont être mises en place. Alors ça, on peut voir sur le site d'Automoto la carte de ces nouvelles limitations de vitesse et des autoroutes avec la vitesse qui baisse à partir ouais, du 4 super. juillet. Voilà, c'est ça. On passe, euh, en gros, soit de 130 à 110, ou de 110 à 90. Hein. Je suis sûr que vous allez adorer cette mesure. Ouais, oui, oui, c'est bien. Ouais. <rire> ouais, c'est euh... toutes les routes qui sont autour de chez lui, donc euh, c'est ouais, bon pour ça qu'il est content. C'est surtout justifié, parce que sur ouais, celle que je connais, qui est près de chez moi, ils disent c'est à cause des accidents, mais manque de peau, la portion qui limite, c'est pas celle où il y a les accidents. Alors, donc, comme ça, <rire> ils sont trompés, Alors, euh, Juste pour donner une idée à nos auditeurs, c'est euh, l'A104 entre Roissy et la 4, on a euh, l'A115 euh, à partir de Sanois, on a l'A12 près de Versailles, etc. Donc c'est quand même des grands axes très fréquentés. Alors le, la direction de l'équipement et de l'aménagement de l'île de France nous vend l'idée en disant c'est pour faire diminuer le nombre d'accidents, mais aussi Euh, pour agir sur la pollution et éviter les embouteillages. En fait, ils disent que ça va réduire l'effet accordéon et, euh, et donc... Euh, Mais ralentir... ça, ça, ça, je pense que c'est vrai. Ça réduira l'effet accordéon. Maintenant, l'impact sur la pollution, franchement, on l'a vu sur la, le périphérique, le passage de 80 à 70 n'a pas fait baisser ça a bouleversé. du tout la pollution. Ça n'a ça rien changé. Ça a même selon mes calculs à moi légèrement augmenter la pollution ah bon c'est à dire que non elle a baissé en valeur absolue mais comme elle a baissé partout elle a baissé un peu moins vite sur le périphérique donc si ça baisse un peu moins vite qu'ailleurs c'est que oui, euh, c'est pas, pas efficace au mieux c'est pas efficace sinon alors il y a, y a un petit dossier juste les 30 secondes qui nous restent pour rigoler voilà. sur les noms ridicules des voitures oui on, on, on s'est amusé parce il y a Tata qui a dû changer le nom de sa voiture Il l'avait appelé Zika donc leur nouvelle voiture vendue en Inde Zika avec le virus Zika ça le fait des bien <rire> ils auraient pu l'appeler YoYo euh... -Yo, ça aurait été sympa <rire> cela dit voilà et donc on s'est dit on va faire un petit florilège hein, de, de toutes ces de toutes ces erreurs alors il y avait le Pajero qui veut dire branleur en espagnol on a la Renault Will la Renault Un c'est un Oui, oh ouais, <rire> En anglais. Et ils ont pris un on anglais les... en plus. En en plus. Franchement, <rire> euh... Et il y a les, les, les Audi e-tron hybrides. Alors, e-tron, ouais, et c'est pas, pas, ouais. pas, ouais, pas terrible. Il ah, y en a une, je suis sûr qu'elle va vous amuser. Euh, c'est euh, la Citroën Évasion. Vous savez, comment elle était euh, sous quel nom elle était vendue en Angleterre enfin, En je... Grande-Bretagne Non, je sais pas. Ah, à, cause, à ce évasion en fait, fait en lang, en anglais, euh, anglais c'est euh, l'évasion avant tout fiscale. Ah ouais, d'accord. <rire> ouais. Pour une voiture française, en plus, c'était drôle. ouais voilà, Cela dit, vous avez le Renault Coléos. Bon là, il faut parler grec, mais Coléos, c'est une couille, hein. Donc euh... ah, non, non, Jean-Luc, euh... vous pouvez dire un testicule. Ben, euh... ben non, c'est couille. Non, mais non, euh, non testicule, oui. c'est un autre mot en grec. C'est un autre non, mot, c'est voilà. vraiment la, la, ah, la, la traduction. Voilà. Andy, merci beaucoup. <rire> merci à vous. Journaliste pour le magazine Automoto. Et c'est sur cette partie de l'anatomie de, la, de, de Jean-Luc Moreau oui, non, que nous elle allons vous séparer. <rire> J'en peux plus, Serge. Au secours, Serge. Je, je, je, Au secours. Oh, J'adore ce moment. Euh, je crois euh, que je fais ce métier et pour et ce et moment. Il est une paire de coléos incroyable. J'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus, peux plus. Euh, alors Superbe. Superbe. je ne sais Superbe pas comment plus. on peut enchaîner peut-être qu'il faut pas enchaîner il faut pas enchaîner, enchaîner. Qu qu'est-ce que tu veux je te dise moi voilà. comme je dis, il faut mourir d'amour enchaîné oui c'est euh. ça on va parler football évidemment dans les grandes gueules du sport dans quelques instants avec Christophe Cessieux on va parler du match qui va euh, euh, faire affronter notre équipe nationale contre l'Irlande est-elle prête après ces deux ans de matchs amicaux va-t-elle enfin réussir à embraser les stades et la compétition on l'attend évidemment au tournant, on va parler rugby en revenant sur la victoire du racing métro ce club est-il parti pour un long règne et puis du cyclisme ça ça pollue pas mon petit père du cyclisme parce que c'est les championnats de france à Thibault Land. et oui Pinoland plutôt Thibault Pinot, <rire> qui est chez lui et qui évidemment peut tout rafler cet après-midi dans ces championnats de france de cyclisme voilà mes petits poulets on se retrouve dans un instant bon dimanche et moi j'aurai le plaisir d'être là le week-end prochain salut à tous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 Rejoignez la Fondation Cartet Prêve et l'association RMCBFM sur les routes de France mercredi et jeudi pour apprendre les gestes qui sauvent et l'utilisation d'un défibrillateur. Découvrez les étapes sur www.lesprodelaroutournucleur.org et suivez l'opération sur la page Facebook de l'association rmc BFM. Je sais pas chez vous, mais chez nous, le plus grand fan de sport, c'est mon mari. À chaque match, c'est pareil. Des heures à crier devant la télé. Mais moi aussi, je peux crier. Je veux la télé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 Dans quelques instants, les informations, puis les grandes gueules du sport. mais un petit point sur la météo, tout de suite, avec Christine Pena. Bonjour, Oui Christine. bonjour euh, Serge. Bonjour à tous. Une petite météo de l'euro, tiens. Alors, à 15h, à Lyon, coup d'envoi, il fera entre 25 et 26 degrés. Alternance, éclaircissement, si nuages. Voilà, une petite brise. Euh, nous avons à Lille, 18h, coup d'envoi. Il fera autour de 20 degrés. Ce sera très nuageux, peut-être une averse. Et puis à Toulouse, 21h, le coup d'envoi, là, du match. 22 degrés en soirée, euh, alors qu'à Toulouse, il fera 25 en journée. Le ciel sera bien dégagé. Allez, de façon générale sur les trois quarts du pays. Nous avons du beau temps, un peu de pluie quand même et orageux, très nuageux au nord de la Seine. La pointe du Finistère également sans nuage. Voilà et les températures 21 à Paris, 22 à Mulhouse et il fera jusqu'à 30 à Montpellier. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine.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 Il est 10 h une. vous écoutez, RMC, c'est une très bonne idée. Dans quelques instants, les grandes gueules du sport démarrent. Il est temps d'écouter le journal présenté par Julien Coudreau. Bonjour Julien. Bonjour Serge et bonjour à tous. Oui ou non à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Près d'un million d'habitants de Loire-Atlantique sont appelés à se prononcer ce dimanche. Les bureaux de vote ont ouvert il y a deux heures maintenant avec une promesse du gouvernement. En cas de victoire du non, le projet sera abandonné. Si c'est le oui qui l'emporte, en revanche, les travaux débuteront dès l'automne prochain. L'issue sans doute d'un feuilleton qui dure depuis maintenant plus de 50 ans, c'est en tout cas qu'espère Constant à la sortie d'un bureau de vote ce matin à Nantes. Ça fait trois ans que je suis ici, mais j'en ai ras-le-bol, oui. Depuis quelque temps, on parle que de ça, oui. Mais est-ce qu'ils tiendront compte de la consultation Moi, je ne suis pas au gouvernement. J'espère que ça servira, oui. Ce n'est pas nous qui décidons. Après, ils font ce qu'ils voudront, mais au moins, ils auront l'avis des gens de l'Ord-Atlantique. Constant au micro